One Qibla présente le cœur en action. Madarijus Salikin. wa wa 'ala sallallahu Inna alhamdulillahi wa wa na'udhu billahi taala anfusina wa a'malina. wa jag ska Allah rahmatullahi ta'ala islam. Bienvenue donc à une nouvelle séance sur le cœur en action, les sentiers des itinérans medarud de salikid imam, Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala. Aujourd'hui inşallah azza wa jal. Ça va être une séance très très riche en On va couvrir plusieurs concepts bi idnillahi azza wa jal. Pour faire un bref rappel... La semaine dernière, la dernière séance, on, a, on avait parlé du concept ou bien de la station de l'éveil du cœur. Lorsque le cœur de la personne il passe de l'état d'insouciance dans lequel il ne voit pas la réalité en face, il ne voit pas la vérité, à un état d'éveil ici, dans lequel la personne... Comme on avait mentionné, la personne, soit qu'elle va être éveillée par une nouvelle information, par une réflexion, par un incident qui se passe autour de elle dans sa vie ou autre chose, et que la personne, elle va passer de l'insouciance, en quelque sorte un voile qui la couvrait, qui ne lui permettait pas de voir la vérité en face, à un état de de souciance et de et de conscience. De, conscience de faire face à la réalité et à la vérité, au haq qui vient d'Allah Azzawajal. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la station, de deux stations en fait, d'une courte station qui s'appelle Al-Fikra, l'idée, la réflexion. Après ça, on va parler de Al-Basira ou bien la, la clairvoyance. Donc, après l'éveil du cœur, qu'est-ce qu'il y a Il y a la réflexion. Donc, la personne, elle se rend compte, comme on avait mentionné lors de notre dernière séance, que peut-être que j'ai perdu une grande partie de de ma vie à être sur le droit chemin. J'ai raté des opportunités, j'ai fait du mal, je me suis éloigné d'Allah Azzawajal. Je n'ai pas préparé grand-chose pour ma vie de l'au-delà, pour demain, pour après ma mort. Cela va pousser la personne vers la prochaine étape qui est quoi La réflexion, l'idée. On est en train de réfléchir ici, alors qu'est-ce qu'il faut faire Quelle serait la et là l'imam ibn al-qayyim rahmaoullahu ta'ala il nous dit ila jihat al ça c'est lorsque il nous dit que la fikra cette station là c'est quoi c'est lorsque le cœur après son éveil il se dirige vers al-matloub vers l'objectif tout comme on a des yeux qui peuvent se diriger vers un objectif donc quelqu'un qui veut acheter une voiture de luxe Quelqu'un qui est intéressé par une marque de voiture. Cette personne-là, elle va diriger son regard. C'est les yeux qui vont regarder cette, cette voiture-là. À chaque fois que la personne, elle voit une image de la voiture, à chaque fois qu'elle voit quelqu'un qui a la même voiture, qu'est-ce qui va arriver Le regard de la personne va être dirigé vers, vers cet objet en tant que tel. Mais c'est comme si le cœur aussi, il a son propre regard. Elle fait grâce lorsque le cœur il commence à regarder, il se concentre sur son objectif, talaban lahu avec ici le souci de de l'avoir, d'arriver à cet objectif, d'arriver à à ce but. Et il nous dit l'imam Ibnul Qāyim rahīmahu lā tālān. On va commencer bien sûr à avoir des exemples plus pratiques, biinilā azād. De le plus qu'on qu'on avance. Wa al-fikratu fikratanī, fellati t-taʿlāq bil-ʿilm wa al-maʿrifa, fikratu al-haq wa Alors, il nous dit qu'il y a deux formes ici de, de réflexion, de fikra. La première, c'est celle qui est reliée à la science, la connaissance. Connaître la, la différence entre le vrai, la vérité, entre le faux. Truth and falsehood. Haq wa batil. Le mot al-haqq, la vérité, on le trouve très fréquemment dans le livre d'Allah Azzaud. Tout celui qui ouvre le Qur'an, il va trouver le mot quoi Al-Haq, ainsi que le mot al batil. Pourquoi, selon vous, est-ce que ces deux mots Ils sont répétés très fréquemment dans le Coran m el Islam, c'est Dîn al haq Donc l'islam, c'est une religion de vérité. Allah, lorsqu'il nous mentionne l'islam ou bien lorsqu'il nous mentionne des composantes de l'islam, Allah, azza wa jal, il les présente comme étant al-Haq, une vérité. Une vérité absolue, une vérité indiscutable Notez ici qu'il y a une différence Et ça c'est un point très important à faire Lorsqu'on parle de l'islam, lorsqu'on parle de la religion On parle de quel islam exactement On parle de quel islam Les savants, les ulémas, ils disent qu'il y a trois niveaux de, de choses Des, Trois niveaux de vérité qu'on attribue habituellement à l'islam On a La religion, l'islam révélée par Allah Azza wa comme les cinq salats. Est-ce qu'il y a ici une personne qui a un doute sur le fait que les cinq prières quotidiennes font partie de l'islam Quelqu'un ici qui n'est pas convaincu Non, donc c'est ce qu'on appelle la religion révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça doit être du domaine de quoi Des vérités qui sont absolues, qui sont indiscutables dans le cœur du croyant. Ce n'est pas quelque chose qui est sujette à, à débat, à discussion. On ne va pas discuter, on ne va pas remettre en question ce genre de choses. Deuxième niveau, c'est c'est les interprétations de l'islam. Et ça, c'est les interprétations faites par les savants, par les ulémas, et qui sont dans le cadre de ishtihad, du, ishtihad, du fameux concept de ijtihad, ça veut dire lorsque le savant fait son propre effort pour interpréter la religion, et qui sont dans le cadre des divergences d'opinions. Comprenez Et dans ce cas-là, on n'est pas dans un cas de vérité absolue. On est dans une situation de quoi De vérité possible, de vérité probable. Okay? Et ça, c'est des choses qu'on peut attribuer à l'islam sans ouvrir la porte ou bien sans fermer la porte à une deuxième, une deuxième opinion. Donc, de ce fait, l'avis, l'opinion d'un savant, même d'un grand savant de l'islam, s'il ne fait pas, à part s'il fait l'unanimité entre tous les savants, ou bien que c'est clairement mentionné dans le Coran, ou bien par le prophète l'interprétation d'un savant n'est pas forcément pleinement représentative de, de quoi de l'islam le troisième niveau c'est <As -shar> <-mubaddan> c'est la religion l'islam altéré ça c'est une copie altérée de, de l'islam, c'est les fausses interprétations. C'est ce qui est clairement contraire à l'islam, même si des personnes l'attribuent à l'islam. Et notre position face à ça, c'est bien sûr de Rejeté, de dire clairement que ça ce n'est pas, pas l'islam, vous comprenez Ce n'est pas tout ce qu'on attribue à l'islam qu'on doit présenter comme une vérité, comme ça c'est al haq et que le contraire c'est al-batil que c'est faux. Mais vous comprenez ici que si on revient aux paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, on parle dans un contexte bien particulier, que ce qu'Allah a décrit clairement comme étant l'islam, ce qui est al haq ça il faut que le croyant il croit que c'est al haq que c'est la vérité, que ce n'est pas quelque chose qui est discutable. Et donc, ça c'est pourquoi tu mentionnes le frère illici, Allah Azza wa Deh nous parle de haq de vérité, parce que l'islam c'est la religion de vérité. Mais pourquoi est-ce que Allah Azza wa nous parle aussi de le bâtil, le faux? Excellent, donc le discernement entre le vrai et entre le faux. Donc c'est pour cela que le Coran, entre autres, l'un de ces noms de le Coran, c'est quoi? C'est... Al-Furqan comme dans la sourate qui s'appelle la sourate Al-Furqan Tabarak alladhi al-Furqan ala 'abdihi le mot Furqan on markaysila encore une fois l'aspect miraculeux de la langue arabe avec laquelle Allah Azza wa Jalla l'a révélé Al-Quran Al-Quran même pour les personnes qui ne connaissent pas l'arabe Quran Furqan ça son presque la même chose n'est-ce pas mais le sens il est complètement différent même si les deux c'est des noms de, du livre d'Allah Azza wa Jalla Le Qur'an, ça a comme source ici le Qira'a, c'est quelque chose qui est récité. Le Coran s'appelle le Coran parce que c'est quelque chose qui est récité. Le Furqan dans la langue arabe, c'est un autre nom du Coran, ça s'appelle Furqan. Et dans la langue arabe, le Furqan c'est le discernement, la différence entre ça c'est bien, ça c'est pas bien. Faire le tri, le filtre entre deux choses, vous comprenez Allah azawajalla a révélé le Coran. Coran, il fait le discernement entre la vérité, entre le faux, entre le Hak et entre le Babel, parce que ce discernement-là nous permet d'avoir un contraste, encore une fois, qui renforce l'attribution de, de quoi De ces deux concepts. On connaît quelque chose que quelque chose est bien. Celui qui est riche. Donnez un exemple. Celui qui est riche. Est-ce qu'il sait que la richesse c'est bien celui qui a beaucoup d'argent? Est-ce qu'il sait bien? Est-ce qu est -ce que cette personne-là va, re, va ressentir que être à l'aise financièrement c'est bien? Non? Qu'on pas, qu pas pleinement la valeur. Mais est-ce que cette personne-là va dire: Oh, j'aurais tellement aimé ne pas avoir d'argent pour pouvoir me payer? Elle va, elle, elle va savoir. Donc, connaître que la richesse C'est bien. Quand on parle de la richesse, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est millionnaire. Mais la richesse, ça veut dire quelqu'un qui est quoi, à l'aise financièrement. Que la personne n'a pas à tendre les mains pour demander qu'on qu l'aide, n'a pas à souffrir de pauvreté. Donc, une personne qui est à l'aise financièrement, il sait que ça, c'est un bien en tant que tel. Même si la personne, peut-être, elle ne va pas le reconnaître avec sa langue. Mais celui qui était très pauvre et qui, après ça, est devenu riche. Ce que cette personne-là, elle va percevoir encore plus la valeur oui donc là parce que le contraste on voit comme ils disent ils disent que c'est avec l'opposé des choses parfois qu'on arrive à à comprendre la chose ok c'est quoi l'obscurité comment définir l'obscurité c'est le manque de lumière c'est l'absence de lumière plutôt ok donc parfois pour comprendre c'est quoi la lumière c'est important de comprendre c'est quoi l'obscurité donc ça c'est la première fikra ici c'est la fikra l'idée la réflexion scientifique, de connaissance connaître la différence entre, et entre, entre le vrai et entre le faux et par la suite nous avons quoi la deuxième forme de fikra de réflexion ici c'est celle qui est reliée à nos intentions à nos volontés, qu'est-ce qu'on veut et ça c'est la capacité à pouvoir distinguer entre ce qui est bien pour nous Nos bonnes volontés, donc ça, ça parle de moi, ça ne parle pas de la vérité dans l'extérieur, ça ne parle pas des idées, ça parle de moi, de ce que moi je veux dans ma, dans ma vie de tous les jours. Lorsque je veux faire quelque chose, je me dis, est-ce que ça c'est Est-ce que j'ai la bonne intention ou je n'ai pas la bonne intention Vous comprenez C'est pour ça que dans le hadith du prophète, alayhi sallatou sallam, « Innamal a'maloubi » And yet, que les actions ne valent que par leurs intentions. Le début de l'islam, c'est l'intention de la personne. Pourquoi Qu'est-ce qui nous motive La motivation, en tant que telle, peut être la bonne motivation, peut être la mauvaise motivation. Pour la même action, parfois, ça peut être la bonne motivation, ça peut être la mauvaise motivation, ça peut, encore une fois, changer complètement la, la définition des, des actions. L'intention, est-ce que c'est quelque chose qui est facile, qui est simple ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est complexe C'est complexe, tout comme la nature humaine est complexe, l'intention c'est quelque chose c'est une notion qui est pas mal complexe. On va le voir très fréquemment incha'Allah, dans presque toutes les stations qu'il y a des détails de ce que l'imam Ibn al-Qayyim nous mentionne, de ce que les savants, parfois on va mentionner d'autres exemples, des hadiths du prophète des citations, des paroles, des savants, autre chose on va le voir que l'intention ce n'est pas la chose la plus facile à avoir. Pourquoi Parce que l'intention c'est quelque chose, c'est un concept qui est abstrait. C'est à l'intérieur du cœur. Donc parfois, il faut une certaine réflexion, il faut une certaine pause, un certain recul pour savoir est-ce que j'ai la bonne intention ou bien je n'ai pas la bonne intention. Vous comprenez Est-ce que j'ai la bonne intention, est-ce que cette action-là je la fais pour Allah Est-ce que c'est une action qui est sincère Ou bien est-ce que ce n'est pas une action qui est sincère Entre parenthèses, un petit, un petit secret du domaine ici, et ça c'est très important, ce principe-là, il, il est très important. Le shaitan, il veut ruiner les actions du croyant et parmi les stratégies utilisées par le shaitan, c'est de détruire tout simplement l'intention de la personne. Si la personne Elle est habituée, ça fait partie de sa routine de faire les bonnes œuvres. Donc c'est difficile là pour le shaitan de la faire sortir de, de ce chemin. Alors l'une des stratégies utilisées par le shaitan, c'est de détruire, c'est de viser l'intention de la personne. Pour que la personne continue à faire ce qu'elle faisait, par contre elle ne fait pas ses actions pour Allah Azza wa Jal. Elle les fait par exemple par ostentation, par rien ou autre chose. Ça, ça nous pousse à l'importance de, ce n'est pas notre sujet, ça c'est tout un sujet, mais ici je vais me concentrer sur un certain point, parce qu'on aura besoin pour plusieurs des, des stations après cela. Ça doit nous pousser à parler de l'importance de purifier nos intentions, pour qu'elles soient pour Allah. Ce qui arrive très souvent, c'est que la personne, elle veut purifier ses intentions, mais elle réalise que c'est un travail. Ce n'est un, pas une mission impossible, il ne faut pas croire que c'est une mission impossible, mais c'est un travail à faire. Il y a du travail pour purifier ses, ses intentions parfois. Là, ce qui arrive, c'est que plusieurs personnes s'abstiennent de faire le bien, de peur, de quoi D'avoir les mauvaises intentions. Et ça, ça arrive très souvent. Et là, c'est une autre stratégie de Aschaita. Une autre stratégie de Aschaita, comprenez C'est pour ça que les savants, ils ont mentionné Que faire les, les, les actions pour autre que Allah Azawajal, ou bien ne pas faire les actions de peur à les faire pour autre que Allah Azawajal, c'est la même chose. C'est aussi pire l'une ou l'autre des des options parce que Shaitan il a gagné dans dans les deux cas. Tu n'as pas obéi à Allah Azawajal. Il ne faut jamais jamais jamais jamais jamais s'abstenir de faire des bonnes œuvres lorsqu'on doit les faire, on ne parle pas de certaines bonnes œuvres superflues complètement, mais on parle ici des vraies bonnes œuvres. On ne doit pas s'abstenir de faire des bonnes œuvres, de peur à ne pas les faire pour Allah. Ce qu'on doit faire, c'est s'efforcer à purifier nos, nos intentions. Alors là, ça arrive souvent, en passant avant, avant d'arriver au point sur, sur lequel je voulais me concentrer, ça arrive souvent que quelqu'un ne veut pas faire un don, ne veut pas aider des pauvres, pourquoi de peur à, à le faire par Ostentation. Si je fais sortir un billet de 5 dollars et que je vais le mettre dans la boîte et qu'il y a des gens qui me voient, alors là peut-être que mon intention ce n'est pas pour Allah Azzaud. Alors c'est quoi l'autre alternative Est-ce que je peux le donner secrètement Non, je ne peux pas le donner, le donner en privé. Alors qu'est-ce que je vais faire Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas faire le don de, de 5 dollars en tant que tel. Et dans ce cas, Shaitan, il a en quelque sorte... Gagné parce que je n'ai pas fait la, la bonne œuvre, tout comme il aurait gagné aussi si j'avais donné le 5 dollars par ostentation, je ne le fais pas pour Allah, je dis aux gens, regardez-moi, je vais donner un 5 dollars, je vais le mettre dans, dans la boîte. Vous comprenez Donc, le point important ici, c'est un point très très important, c'est que ce n'est pas toujours possible pour nous de savoir pleinement, est-ce qu'on a fait l'intention pour Allah ou pas pour Allah Azzaoud Est-ce que l'action, elle était pour Allah ou bien elle n'était pas pour Allah Comprenez Je le répète. Parfois, tu le sais certainement que ton action elle était pour Allah. Parfois, tu essayes, tu t'essayes. Mais après l'action, tu ne vas pas savoir pleinement si ton action elle était pour Allah ou bien elle n'était pas pour Allah Azzaud. Ça s'est prouvé. Plusieurs des salafs, des pieux ancêtres, ils disaient, certains disaient, si je savais qu'Allah Azzaud, il a accepté une salate, une prosternation dans ma vie, je serai la personne la plus heureuse. Parce que c'est garanti que je vais entrer au paradis. Qui pourrait nous dire pourquoi C'est quoi, quoi, quoi le raisonnement qui est derrière Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, dans certains cas ou bien dans plusieurs cas, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas savoir vraiment si mon intention, elle, était pour Allah C'est quoi le secret derrière On peut se mentir à soi-même. Donc là, tu es en train d'expliquer la... En quelque sorte, le, le processus qui nous empêche de, de le savoir. Oui, c'est vrai, parfois on peut se mentir à, à nous-mêmes. Mais c'est quoi le raisonnement C'est quoi la sagesse Il y a un secret derrière cela, il y a un bénéfice, il y a un avantage. Allah Azza wa aurait pu faire ça très facile qu'après l'action, je sais, est-ce que mon, mon accent était pour Allah ou bien elle n'était pas pour Allah Azza wa Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire c'est quoi la sagesse, la hikma, le raisonnement derrière pour lequel... Vous avez levé les trois en même temps. L'un des trois, toi ce On n'a pas assez de recul pour se connaître assez. On n'a pas assez de recul pour se connaître assez, très bien. c'est pas si ça te à continuer je Excellent. Donc, ça c'est la réponse. Et ça c'est une réponse à connaître par cœur. Okay? Parce que ça, ça vous aide à résoudre une grande partie de de ce mythe en tant que tel, la question ici des, des intentions et de ne pas tomber dans, dans les pièges de shaitan. C'est que ça fait partie de ibadat d'Allah Azzawajal, de l'adoration d'Allah Azzawajal. C'est que souvent, on ne va pas savoir si mon intention, elle était pour Allah ou bien elle n'était pas pour Allah. J'ai fait de mon mieux, mais il se peut toujours qu'il y ait... J'ai comme un sentiment que peut-être qu'il y avait un peu d'ostentation ou autre chose. Le secret derrière cela c'est que ça ça fait partie de la nature de l'islam, de la dans, dans l'adoration de l'islam, c'est que quand on adore Allah Azza wa c'est quoi On adore notre Seigneur toujours entre espoir et entre crainte. Yarjoun rahmatahu wa yakhafoun Toujours dans le Coran, c'est que les croyants, ils craignent Allah Azza wa craignent sa punition et en même temps, ils espèrent quoi Sa miséricorde. C'est parce que imaginez Imagine si Allah azawajalla il nous avait donné la capacité de clore ce dossier après chaque action, je me dis je le sais, mon intention était pour Allah, le dossier il était clos. Quelles seraient les conséquences On en ferait moins, donc on ferait moins de bonnes œuvres. Pire que cela, qu'est-ce qu'il y a aussi Oui. On ne chercherait pas à s'améliorer. Qu'est-ce qu'il y a aussi Pire que cela. Il y a un effet qui pourrait être dévastateur. L'autosatisfaction de soi, mais pratico-pratique. Qu'est-ce qui va arriver Se sentir supérieur et de ce fait Faire, pour certaines personnes, oui. Ça va leur ouvrir les portes pour faire tellement de mal dans ce monde. Vous comprenez Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est riche, Quelqu'un, Allah Azza wa Jalla lui a donné beaucoup de recherches, recherches halal. Il a eu une fois dans sa vie une opportunité d'or à travers laquelle il a aidé à construire des refuges, à nourrir ainsi de suite, des projets, des services qui servent pendant des années à des milliers d'orphelins. Allah Azza wa Jalla lui a donné l'opportunité de construire un très grand masjid. Et qu'il voit que ce masjid-là, à chaque jour qu'il passe, il voit que le masjid, il est plein. De Fadr jusqu'à Isha. Dans chaque salat, il y a plein de personnes. Il y a des gens qui lisent le Coran et ainsi de suite. Si cette personne-là pouvait savoir pour certains que son intention, elle était pour Allah, elle était pure pour Allah, ça veut dire que Allah, il a accepté ses actions, qu'est-ce qu'elle va se dire Je peux me permettre de faire le mal que je veux. Vous comprenez Pour le restant de ma vie. Cette action est tellement grande qu'il n'y a rien qui va la renverser. Vous comprenez Donc ici, ça fait partie de la miséricorde d'Allah azzawajal, que dans certains cas, cette, ce, euh, ce point ou bien cette composante de doute, elle sera présente. Je me rappelle ici, je pense, c'est les paroles de Hassan al-Basri, rahimahullah, ou quelque chose, il disait. Pourquoi est-ce que qu'Allah a fait en sorte que nous, en tant qu'êtres humains, On va toujours faire des erreurs, ok Donc ça c'est une réalité, que ce soit les erreurs qui sont les péchés, les désobéissances d'Allah Azzawajal, ou bien les erreurs, ça, ça veut dire les erreurs ici dans, dans la vie quotidienne. La personne la plus intelligente, la plus sage, celle qui a écrit des livres sur comment réussir dans la vie et comment ainsi de suite, elle va faire parfois des, des, des erreurs, de, des, des erreurs de quoi de, Qu'une personne, qu'un jeune enfant ne va pas ne va pas faire, ok Dans sa vie quotidienne, sans que ce soit nécessairement le haram, elle va faire des erreurs, elle ne va pas penser à certaines choses, elle va prendre des mauvaises décisions dans des situations tellement simples. Alors pourquoi Je pense que c'est l'imam Hassan al-Basir, qui a dit cela. Il a dit, si l'être humain ne faisait pas d'erreur, si l'être humain ne faisait pas d'erreur, « Lama tamina al-gurur »« Il serait mort de l'heure, il serait tellement l'heure, il va mourir. » comprenez Il va mourir tellement il va se sentir tellement bon que moi je ne fais presque jamais d'erreur il va mourir de ça vous comprenez donc ça fait partie de la bonté d'Allah Azzawajal Il a fait en sorte qu'on fait des erreurs en tant qu'être humain. Parfois, quand on a du doute, est-ce que j'ai bien réussi ma vie Est-ce que j'ai bien assez Est-ce que, est que je suis sur le droit chemin Par le droit chemin en tant que religion, mais ça veut dire dans ma vie, moi, ce que je pratique, est-ce que je fais les meilleures choses et ainsi de suite, pour toujours se remettre en question, toujours essayer de s'améliorer ainsi de suite et ne jamais être complètement satisfait de, de soi-même. Est-ce que ce point est clair Pas de questions sur ce point Abhisula inuti, thumma yttertäb uppe i en idé annan på vägen till att få vad som är användbart, så han följer den och vägen till vad som är svårt, han C'est quoi les bonnes choses à commencer Je commence à faire mon plan de ibad à d'Allah Après, quelqu'un qui a l'éveil du cœur, quelqu'un qui était dans l'insouciance et qui a un cœur qui est éveillé, qui connaît la vérité absolue, mais qui va s'asseoir sur sa chaise dans sa maison à faire des lamentations à pleurer sur son passé ça ça n'aide en rien la personne. Donc la personne il faut qu'elle qu'elle passe à l'action. Il dit à partir de maintenant, je vais devoir commencer à faire ma prière à l'heure. À partir de maintenant, je vais commencer à apprendre ma religion. Je vais commencer à lire le Coran le Karim, je vais commencer à chercher le bon entourage, les personnes qui m'encouragent à avancer dans ma vie et ainsi de suite. Par la suite, واصلها الفكره في التوحيد وهي استحضار ادلته وشواهد الدلاله Låt oss börja med this säga the thing the är på väg att förbättra our reflection är på väg att förbättra oss. Vi är på väg att förbättra oss. Vi är på väg att förbättra réflexion Vi är på väg att förbättra oss. Vi är på väg att dans cet univers il y a seulement un seul seigneur quand on parle de seigneur dans la langue arabe c'est Ar-Rab le seigneur c'est le créateur c'est celui qui prend en charge celui qui maîtrise cet univers vous comprenez celui qui est en contrôle de cet univers ça c'est le concept de Ar-Rab il y a combien il y a un seul il y a personne qui peut prouver qu'il y a deux seigneurs vous comprenez même l'aql la logique la raison n'accepte pas la, la possibilité qu'il y ait de seigneurs. لو كان فيهما آلهة Par contre cela implique un autre point, tout comme il y a un seul Seigneur, ne se fait-il devrait avoir une seule divinité. La différence entre le Seigneur, en Rabb, et entre la divinité, Al-Ilah, c'est quoi C'est que le Seigneur, comme on a mentionné, c'est le créateur, le maître des univers. La divinité se relie à nous, c'est ce que je Ce que j'adore. Il y a des gens qui adorent des idoles autres que Allah Azza Ça c'est des alihahs, c'est des divinités. Ce n'est pas des seigneurs. Il y a un seul seigneur. Il y a combien de divinités Combien qui existent dans l'univers, il y en a plusieurs, ok, donc depuis le temps de, de Nuh alayhisselam, du prophète Nuh, Noé, il y a plusieurs divinités jusqu'à aujourd'hui, il y a donc parfois pour certaines sociétés, c'est des pierres, pour d'autres c'était des astres, pour d'autres c'est des arbres, des animaux, autre chose aujourd'hui pour, pour plusieurs personnes, une divinité c'est quoi L'argent, qu'est-ce qu'on a aussi Donc, ce qu'ils appellent les vedettes, ok, une personne sur, euh, je sais pas, Instagram ou autre chose, qu'il y a des millions de personnes qui les suivent, ok, ça c'est une divinité pour certaines personnes. C'est adorer. tout ce qu'il fait, c'est quelque chose à vénérer, c'est quelque chose de tellement important. Ça s'appelle il est, ça c'est il est. Mais le croyant, il sait que Le monothéisme, c'est quoi C'est le fait qu'il y ait un seul seigneur dans cet univers. Cela implique qu'il y ait une seule divinité véridique, un seul Dieu véridique qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul qui a le droit d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la vérité, il nous dit. Le monothéisme, le monothéisme, on peut le traduire de plusieurs façons le bara et le wala l'association et la dissociation Allah Azza wa nous explique dans le Coran le Karim et même actuellement en plus du Coran quand on dit c'est quoi la profession de foi qu'est-ce qu'on dit profession de foi hmm je şehdo la ilaha illa Allah OK donc ça c'est le premier pilier de l'islam il y a pas quelqu'un qui est musulman il connaît pas la ilaha illa Allah donc la ilaha illa Allah c'est quoi Une association et une dissociation. Donc, on s'associe à une croyance qui est que Allah Azza wa elle il est Al-Ilah, qu'il est le Dieu véridique. Et on se dissocie d'une autre croyance qui est quoi Qu'il y ait une autre divinité, La-Ilah. Okay? Donc, ce n'est pas comme le traduit certaines personnes, il n'y a de Dieu que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a de Dieu que Dieu okay? Il n'y a de, de dieu véridique que Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah. Donc ici le wala et le bara ou biyakamin nous entend ici, وهي حقيقه المحو والاثبات. OK, ça c'est des paroles utilisées dans le temps beaucoup par les, les, les premiers sou, soufi ainsi de suite. Al-mahw wal-ithbat. C'est quoi al mahw wal-ithbat Al-mahw ça veut dire nettoyer, effacer, enlever quelque chose. Ithbad, c'est établir quelque chose. Donc le monothéisme, c'est quoi C'est enlever de notre cœur toute divinité à vénérer. Tout ce qui est trop grand dans notre cœur, on l'enlève. Et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur Notre foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le sens du monothéisme. La ilaha illallah. Al-mahou wal-ithbad. Certains, ils appellent ça Takhliya wa tahliya. Encore une fois, dans la langue arabe, ça c'est des, des mots utilisés par les, par les premiers savants. Euh, il y a de cela plusieurs siècles et ainsi de suite. Et ça fait référence à la même chose. Takhliya ou tahliya. C'est quoi takhliya ou tahliya C'est le fait de vider. Tout le monde sort, fait sortir tout. Après ça, on fait rentrer quelque chose. Okay Donc, ce qu'on fait sortir, c'est encore une fois les fausses divinités. Le test à faire, il est très simple. Quel, chacun peut faire le test entre, entre lui et entre Allah. C'est de faire un instant de réflexion et de voir dans mon cœur qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est très grand, qu'est-ce qui a beaucoup d'importance dans, dans mon cœur. Quelque chose que je vénère, je lui accorde beaucoup de puissance, beaucoup de valeur, beaucoup de noblesse, comme on dit ça dans la langara? S'il y a autre chose que Allah Azza wa ça veut dire que j'ai un problème avec mon monothéisme. Ça doit sortir de mon cœur. Et la seule chose qui doit rester dans mon cœur, encore une fois, c'est ma foi en Allah Azza wa C'est parce qu'Allah Azza wa il n'accepte pas de partenaire. On ne peut pas avoir de partenaire avec Allah Azza wa dans notre cœur. C'est clair Oui, Akhi. Excellent. Barakallahu Donc, le frère ici, il demande comment faire la distinction entre, par exemple, l'amour pour nos parents, qui serait acceptable, qui serait correct, et entre l'amour pour nos parents, qui serait contraire au monothéisme. Okay? Si on parle du cas de l'amour des parents, dans la quasi-majorité des cas, okay, ce n'est pas un amour qui est exagéré. Peut-être une personne sur un million, elle a un amour pour ses parents ou bien une vénération pour ses parents qui dépasse ici le cadre du tawhid, ce que l'arz al-din il accepte mais la même chose ici si on parle de cette petite exception une personne sur un million sur dix millions autre chose si quelqu'un perçoit que ses parents sont tellement importants que tout ce que ses parents disent c'est des vérités Que ses parents ont la plus grande noblesse, on ne parle pas d'un enfant bien sûr. C'est normal qu'un enfant ne voit ses parents qu'avec un œil de, de perfection. On parle ici d'un adulte, quelqu'un qui est moukallèfe. Si quelqu'un perçoit que tout ce que ses parents ont fait, c'est la meilleure chose à faire dans, dans la vie. Que ses parents, c'est la référence absolue. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que ses parents. Vous comprenez qu'il n'y a même pas un modèle qui serait meilleur que ses parents ce qui est complètement faux bien sûr notre meilleur modèle c'est qui c'est le prophète donc ici il faut faire la distinction entre l'amour naturel l'amour naturel qui est un attachement instinctif un attachement instinctif à tes parents, à tes enfants autre chose tant que tu ne les aimes pas plus qu'Allah il n'y a rien, y a rien de, de mal avec cela la peur la même chose il y a la crainte qui est instinctive Tout le monde, tout être humain a une crainte dans son cœur. Lorsque tu vas voir le lion, est-ce que tu vas avoir peur ou non Un lion face à toi, un mètre de toi. La majorité des êtres humains, grande majorité des êtres humains, vont avoir très très peur. Est-ce que cette peur-là, est contraire au monothéisme parce que tu crains le lion, dit comme tu crains Allah azzawajal? Non, parce que tu ne crois pas que le lion, il est quoi qu'il est incontrôlable, que tu dois toujours le craindre dans toutes les situations, tu, tu crois que si c'est possible de le piéger à l'intérieur d'une cage ou bien de te protéger toi-même à l'intérieur d'une cage, qu'il n'y a plus rien à, à craindre, vous comprenez Mais notre crainte pour Allah, elle est absolue, dans toutes les situations, dans tous les cas. Et on croit qu'il n'y a personne qui est plus puissant qu'Allah, il n'y a rien qui est plus puissant que Taala. c'est ça le sens ici du, du monothéisme, c'est bon Tja, så om tanke är korrekt, då är han önskaren. Så här är det en lösning på problemet. Så här är det en lösning på problemet. Så här är det en lösning på problemet. Så här är det en lösning på problemet. Så här de det en lösning på problemet. Så här är det en Al-basira, ال Clairvoyance. Alors, -ce veut dire ici par la clairvoyance? Om det är sant vad han tror eller han får en visning, så är det en ljus i hjärtat. Det är en ljus i hjärtat. Man ser i den al och i den andra. Genom vilken man ser i den vägen och i den andra. Genom vilken man ser i den vägen och i den andra. Genom vilken man ser i den vägen och Al-Wa'id, dans la langue arabe, c'est la promesse du bien. Qu'est-ce qu'on va dire par la promesse du bien C'est lorsque lorsqu'Allah nous promet que le bien, les bonnes œuvres, vont mener vers, vers le bien. En général, pas seulement le paradis. Okay? Même dans cette vie du bas monde, même pour le cœur, même pour l'inquiétude de la personne, les bonnes œuvres mènent vers le bien, dans les demandes. mondes. Et que les mauvaises œuvres mènent vers quoi Vers le mal. Ça c'est la deuxième composante ici qui est Al-Wa'id. On va commencer, incha'Allah, avec un petit exemple pratique, un petit exercice, juste pour que vous compreniez c'est quoi Al-Basir. On parle de quoi exactement lorsqu'on parle de clairvoyance Qu'est-ce que vous voyez dans cette salle Qu'est-ce que vous êtes capable de voir autour de vous Des êtres humains, des tables Des choses majeures, ok On ne va pas chercher morceau de papier, mais on parle ici des, des choses majeures que nous avons dans cette table. On a des êtres humains, dans cette salle plutôt, on a des êtres humains, des murs, des tables, des outils, de la technologie, autre chose. Donc ça, c'est, on dit c'est ce qui existe, c'est ce qu'on voit devant nous. De ce fait, on y croit. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette salle « Probablement qu'il y a des ondes radio, des ondes Wi-Fi, okay, des ondes Bluetooth. »« Donc, il y a toutes formes de, de signaux qui sont aux alentours de nous. »« Donc, ça, ça serait... »« Déjà, ici, on vient de passer à une étape qui est un peu supérieure, ok ?»« Parce qu'on on ne le voit pas directement. »« Donc, si on, si on amenait un être humain du XVIIe siècle, on va le ramener tout de suite. »« On va le faire rentrer dans cette salle. » On va, lui dire, on va lui dire que ce n'est pas juste des êtres humains qui sont ici, ce n'est pas juste des tables, il y a des transactions bancaires, il y a de l'argent qui se transfère autour de nous, et ainsi de suite, que cette personne-là, elle aura du mal à être convaincue. Nous, aujourd'hui, on le connaît et on, on est convaincu de cette, de cette réalité. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette salle? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des anges, mais là, Ika, qu'est-ce qu'il y a aussi des djinns OK des djinns donc c'est des des démons bien des esprits comme certains appellent ça donc tout cela existe c'est une réalité ça fait partie c'est pas c'est pas des fables c'est pas des histoires pour les enfants c'est une réalité c'est une vérité Et ça, c'est la clairvoyance, entre autres. Ça fait partie de la clairvoyance ici du croyant, de la l'aqida du croyant. Le fait de, c'est comme si c'est quelque chose qu'on est en train de, qu'on est en train de voir. On sait Azza Azzawadjian ne nous a pas donné la possibilité de le voir, de voir ce genre de créatures d'Allah Azzawadjian, mais on sait que ces créatures, elles, elles existent, elles sont autour de nous. Est-ce que cela a un impact sur nos, sur nos actions Oui, donc pour le croyance, ça, ça va changer sa perception des choses, vous comprenez C'est pour cela ici l'importance de la l'aqida, que la foi, que l'islam, comme on l'explique toujours, ce n'est pas une simple appartenance culturelle, c'est avant tout une croyance, connaissance, une croyance qui est ancrée dans, dans le cœur, vous comprenez Donc, ce n'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas, je ne vois pas plein de choses, mais je sais qu'elles existent, Et parmi ces choses-là que je connais à travers un canal de connaissance qui est la révélation, qui est le wahy, le Qur'an, Karim, parole du prophète, sallallahu wa je sais qu'il y a les malaïkas, les anges, et ainsi de suite. Et je sais qu'il y a des choses aussi qui existent dans cet univers qui ne sont pas dans cette salle. Il y a le paradis, il y a quoi L'enfer. Et dans l'avenir, il va y avoir le jour dernier, il va y avoir toutes les scènes qu'Allah a décrites dans le Qur'an que ça on le perçoit avec quoi avec la, la fameuse clairvoyance donc il est en train de nous décrire si certains dessins, des, des scènes qui sont dans le Coran al-Karim pour ce qui est de la fin des temps donc il dit ici la clairvoyance elle nous permet elle permet aux croyants de voir à l'avance d'imaginer la scène de ce jour-là, lors duquel les gens, toutes, tous les gens, tous les êtres humains, depuis le temps de Adam à vont sortir de leur tombe. Et que ça va être le temps pour le jugement. Et que les anges vont descendre des cieux pour le jugement dernier. Et qu'Olah Zawaden, il va mettre al Kitab, le livre des des œuvres, le livre qui contient tout l'historique des, des êtres humains de leurs œuvres et ainsi de suite depuis le temps de Adam a.s et la balance elle va être établie la balance sur laquelle les œuvres vont être quoi pesées et que chacun a reçu son registre, son passé, son historique et ainsi de suite les personnes qui avaient des conflits ainsi de suite les conflits non résolus dans cette vie du bas monde alors ils vont se, se retrouver le jour dernier chacun va avoir une plainte l'un envers l'autre l'autre a pris mon argent l'autre il a dit du mal de moi l'autre il m'a tué l'autre il m'a fait l'autre il m'a fait et que tout ça c'est une vérité encore une fois qu'on peut percevoir à travers la la clairvoyance wa nusib al-jisr lil al-anwar dun adh-dhulmatihi que la personne elle va voir al-jisr le pont que Allah azza wa jalla il va établir sur au-dessus de l'enfer et que chacun parmi nous chaque atruma sans exception va devoir traverser ce pont ou tomber dans les enfers et que c'est un pont qui est obscur et que Allah azza wa jalla il va distribuer les lumières chacun va avoir une lumière dépendamment de son degré de de certitude et de guider dans cette vie du bas monde et ainsi de suite wa fi qalbihi donc cette clairvoyance elle va permettre à la personne en de voir la après de voir l'au-delà de voir la fin des temps de voir comment est-ce que la fin L'au-delà est proche, la l'akhirat est proche. Et comment est-ce que cette vie du bas monde, elle est, est courte et elle se termine rapidement. Un petite histoire comme ça, je viens, ça fait deux ou trois jours. J'étais en train d'écouter quelqu'un. Et là, encore une fois, ça nous rappelle le bien que qu'Allah nous a donné avec la hidayah, avec la guidée de l'islam. Pour celui, bien sûr, qui cherche l'islam, ne parle pas de quelqu'un Ce n'est pas tout, tout musulman qui a vraiment la hidayat de l'islam. Okay? Ce n'est pas tout celui qui s'appelle Mohammed ou qui est celle qui s'appelle Khadija ou autre chose qui a la guidée de l'islam. La guidée de l'islam, c'est lorsqu'on cherche à se ressourcer de l'islam en tant que tel et qu'on essaye de faire de notre mieux pour le pratiquer. J'étais en train d'écouter quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas un musulman, quelqu'un qui n'est pas un musulman. Je ne vais pas citer le nom de la personne. C'est comme une entrevue radio de podcast sur internet. Et ça, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Okay, une personne, ce n'est pas un musulman, c'est quelqu'un qui a de, de l'influence, qui a des écrits, qui a, qu y a des millions de personnes qui, qui le suivent. Ce n'est pas, pas le type de vedette de laquelle on parlait tout à l'heure. Ce n'est pas quelqu'un qui fait de la musique, qui fait du sport ou autre chose. C'est quelqu'un qui écrit, qui a des idées. C'est une personne... Euh, en quelle les gens font confiance on dit que cette personne ça c'était un modèle de succès ça c'est une personne de de sagesse qui a beaucoup d'expérience de travail elle fait des formations à des entreprises écrit des livres et ainsi de suite bref cette personne là était en train de parler de de son domaine en tant que tel ça c'était l'entrevue le, donc au milieu de l'entrevue cette personne là je me rappelle pas c'était quoi exactement le le contexte qui l'a mené vers vers cela mais il dit il dit que un jour ça fait pas longtemps j'étais en vacances à Hawaï, donc quelqu'un de riche, quelqu'un qui a du succès, a de l'argent, peut se permettre des, des vacances de luxe et ainsi de suite. Il dit « j'étais dans, dans la plage, j'ai l'eau devant moi, l'océan, donc encore une fois c'est un moment de quoi ?»« De, de... ?»« Relaxation et de quoi ?»« Zinato, réflexion ?»« <rire> Insouciance » tu peux dire plutôt, ok Pour le croyant, oui, ça serait peut-être un moment de réflexion et de réfléchir sur Allah Azawajal, de la création qu'Allah Azawajal a créée ainsi de suite. Mais pour la majorité des personnes, c'est quoi C'est un moment d'insouciance. Je profite, je fais les vacances, c'est le, c'est le, le, le beau temps ici dessus. Il dit lorsque soudainement, soudainement, il dit quelqu'un qui était devant moi, à peine quelques minutes auparavant, de mon âge. Il dit environ de mon âge. Il dit j'ai vu que cette personne là à l'intérieur de l'eau, en quelques minutes à peine. La personne s'est noyée et on a fait ressortir de l'eau morte. Subhanallah, il dit j'ai commencé à pleurer tout de suite. Il a dit j'ai pas pu me retenir. Parce que j'ai réalisé, ça m'a ça choqué, j'ai réalisé à quel point est-ce que la vie est fragile. Quelqu'un qui, qui est dans la même situation, dans le même lieu que moi, qui a le même âge que moi, qui vient de mourir en quelques minutes. Il n'y avait pas d'alerte auparavant, il n'y a rien. Alors il dit, j'ai réalisé à quel point est-ce que la vie est fragile et que moi je pourrais être la personne qui serait à la place de l'autre personne. Qu'il n'y a pas de, de garantie. Donc il a dit, ça, ça m'a secoué, ça m'a choqué. De un ici, avant de finir la fin de ces, de ces paroles. De un, on réalise ici la nerma encore une fois, le bienfait qu'Allah nous a accordé à travers l'islam parce que tout celui qui connaît un minimum de l'islam qui s'intéresse à sa religion qui lit les paroles du prophète sallallahu alayhi wasallam, qui lit le Coran karim n'est-ce pas quelqu'un qui va à la prière de Dumu'a fréquemment comme Allah il demande de le faire et ainsi de suite cette personne là elle se rappelle toujours ou bien assez fréquemment de quoi du fait que kullu nafsin dha la mort que chaque personne elle va mourir on, sait, on connaît le hadith du prophète wasallam dans lequel il dit accerro min dhikri hadi min al dit le prophète rappelez-vous souvent du destructeur des délices qui est la mort parce que ça met la réalité en face de nous comprenez cette réalité là que la plupart des êtres humains ne veulent pas voir en face de eux et bien salam ça, ça la met en face de nous maintenant encore plus que cela la ni'ma de islam Les paroles de cette personne. Donc cette personne-là, elle voit, de, elle vient de voir quelqu'un qui, qui meurt devant devant elle. Comme on dit, qui meurt de façon, entre guillemets, ok Je, je, je, euh, je rapporte une expression utilisée. On n'y croit pas, nous, en tant que muslimi, mais je rapporte comme elle est utilisée. C'est une personne qui est morte avec une mort qui est inutile. Ils appellent ça une mort qui est inutile. Ça veut dire qu'elle elle ne méritait pas à mourir comme cela comme certaines personnes vont, vont dire. Ils disaient, ah, oh, ça c'est quelqu'un qui, qui est jeune, qui n'était pas malade, qui cette personne-là n'aurait ne, ne, pas dû mourir. Vous comprenez Bien sûr, nous on croit que c'est le qadar, c'est le ajal, que toute âme a un délai, qu'il n'y a pas quelque chose qui est inutile. Tout est défini déjà par Allah Azod. Et cette personne-là qui était à peine en pleurs, selon ses paroles à lui, quelques instants auparavant, ici si la personne, elle passe à la conclusion qui est quoi « So life is too short, la vie est tellement courte que je devrais en profiter au maximum pour réaliser mes rêves. Okay? » Donc un, en quelques secondes, un semblant de clairvoyance, un semblant, un semblant de basira, c'est comme quelqu'un qui a une voiture comme ça dans le froid ici au Québec, tu as un problème de batterie et tu essayes, tu essayes et l'auto ne va pas Démarrer. Qu'un certain temps, tu essayes de démarrer, ça te donne comme un mauvais espoir. Tu penses, ça commence à faire du bruit comme ça, puis après ça, ça ne fonctionne pas. Tu avais comme un espoir pour, pour une seconde que ça va démarrer, mais qu'il n'y a rien du tout après cela. Ça, c'est la même chose. Quelqu'un qui allait commencer son processus ici de Yaqaba, d'éveil du cœur, et de passage après ça à la réflexion Al-Fikra sur les vérités de cette vie du Baba. Non, non, tout de suite, c'est coupé par quoi Par l'insouciance. On retombe ici dans, dans l'insouciance et peut-être la personne, elle devient pire encore. Elle se dit, je dois profiter au maximum. Je dois faire tout ce qui est possible. Profiter, faire mes rêves, faire mes voyages et ainsi de suite parce que la vie, elle est courte et je pourrais mourir dans, dans un mois ou dans un an, autre chose. Pour le croyant, bien sûr, c'est complètement différent. Une telle réflexion va confirmer encore la nécessité de se préparer, de se réviser, de s'évaluer. Qu'est-ce que j'ai préparé pour ma mort quand je vais rencontrer Allah Azza wa Un plan d'action tout de suite, immédiat. Et il dit certains, ou comme il dit ici, « Le bâle est un lit qui se déroule dans le cœur, et il voit la vérité ce qu'il lui Il dit la clairvoyance c'est une lumière qu'Allah il met dans le cœur du croyant, de la personne à travers laquelle elle perçoit la vérité. Les vérités dont les prophètes nous ont informés comme si on les voyait. Tout comme on a le regard des yeux, on a aussi le regard du cœur. Lorsque le cœur n'est pas voilé, lorsque le cœur il est guidé par Allah Azzawajal, le cœur il a son propre regard de voir les vérités que l'œil ne peut pas voir. Et ce regard-là il s'appelle al basira la clairvoyance قال بعضهم البصيره ما خلصك من الحيره اما بايمان واما بعين ecoutez bien cela il dit certains ont dit la clairvoyance la basira c'est tout ce qui te fait sortir tout ce qui te sauve de la hayra c'est quoi la hayra l'hésitation le doute la confusion OK la hayra c'est l'état de confusion L'état de, de doute. On ne sait pas vers où se diriger. On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Qu'est-ce qui est la bonne et qu'est-ce qui est la mauvaise chose à faire. C'est ce qu'on appelle ici « al-hayra ». Alors il dit « al-basira ». Il dit que certains savants, ils ont de belles paroles ici qui disent « La clairvoyance, c'est tout ce qui te fait sortir de cet état de hayra, « imma bi imanin » Écoutez bien cela. « Soit par le iman, par la foi » Ou bien par l'observation ou bien par le la capacité de, de voir par la vue. « J'ai vu quelque chose ou bien je crois en quelque chose » Est-ce que ça vous rappelle une question ici, un principe, un débat Cette définition ici Donc, la fameuse expression « Si je vois, j'y crois ». Si je ne le vois pas, je, je n'y crois pas, ok Ça, c'est une expression qui est, est que ça dit destructrice. Destructive. Nonsense. Doesn't make sense. Parce que, bien sûr, au plus grave ici, ça te mène à renier Allah Azza wa Jal, à renier iman, à renier l'Haqa'iq. Mais même dans notre vie de tous les jours, est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vraiment adhère pleinement à cette à cette règle <rire> Il y a quelqu'un qui a dit, euh, tu ne crois que à ce que tu es capable de voir. Il a dit oui. Il a dit ok. Alors je dois te forcer à suivre, à adopter ce principe. Ok Je dois te forcer. Ça veut dire, Pas te forcer avec la force physiquement, mais je te force, ça veut dire quoi Intellectuellement. On va suivre ton raisonnement et tu vas devoir être homogène, continuer jusqu'à jusqu la fin. Tu n'es pas capable de voir l'électricité. De ce fait, va mettre ta main à l'intérieur de, de quoi De la prise électrique. Parce que tu n'es pas capable de la voir, tu n'y crois pas. Mets tes mains à l'intérieur. Qu'est-ce qui va arriver Tu vas la voir, tu ne vas pas la voir, mais tu vas vraiment y croire. OK Parce que tu vas la sentir, tu vas sentir les effets de l'électricité. Tu, tu ne pourras jamais voir l'électricité, mais tu vas sentir ses, ses effets. Donc, on croit en plusieurs choses, probablement en la majorité des choses. On n'y croit pas parce qu'on est capable de les voir, mais parce que soit que c'est rapporté par des personnes de confiance, n'est-ce pas que Lorsque, lorsque quelqu'un un proche, lorsque ton frère, lorsque euh, ton père, ta mère, te rapporte une information du passé sur l'histoire de ta famille, est-ce que tu vas y croire Oui, tu vas y croire. Pourquoi Parce que c'est une personne de confiance qui t'a rapporté l'information, c'est la narration. Ça, c'est la même chose qu'on pour les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On croit en quelque chose parce que c'est dans un hadith authentique, ça veut dire rapporté par des narrateurs qui sont fiables, des personnes de confiance. Ou on croit en la chose Même si on ne l'a pas vu, parce qu'on a vu ses effets, on peut voir ou sentir, ressentir les effets de la chose et de ce fait, on y croit. C'est clair La même chose, comme on a mentionné plusieurs fois, euh, tu crois en l'existence de quelque chose qui s'appelle GPS. C'est quoi GPS GPS, c'est un satellite, okay c'est un service, mais aussi c'est des satellites, c'est un système technologique, ainsi de suite. Rares sont les personnes qui ont vu ce système. Rares sont les personnes qui en ont vu les... Les composantes. Mais pourquoi est-ce qu'on y croit? Parce qu'on est capable de l'expérimenter ou de voir les effets de la chose. Alors ici c'est la même chose. Al-Basir a la clairvoyance, c'est pas nécessaire de voir tout. Si on voyait tout, et eh bien devinez quoi? Si Allah Azza wa nous donnait la possibilité de tout voir, qu'est-ce que ça serait Ce serait la fin du test, la fin de l'examen. On t'en dit, ok, tu veux connaître toutes les réponses, pas de problème, remets ta copie, c'est la fin de l'examen, chacun va remettre sa copie, on va vous donner c'était quoi les réponses, les bonnes réponses. Ok, Parce que là, tu peux voir, tu peux avoir accès à tes notes, tu peux ouvrir tes livres, pas de problème. Ici, il n'y a plus de test, cette vie du bas monde, c'est un test. Il y a des nations avant cela, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas, pas une invention, okay? ce n'est pas une invention de certaines personnes tellement des illuminés okay, de l'athéisme moderne qui vient de trouver un nouvel argument qui en dit « Oh, vous savez quoi Il ne faut pas croire en Dieu parce qu'on ne l'a pas vu. » Non, ça c'est un argument qui existe depuis des siècles. Depuis des siècles, même les nations du passé avant le prophète Mohammed, comme dans le Qur'an al-Karim, plusieurs nations ont demandé à voir les anges, on veut parler aux anges, on veut les voir ces anges. Allah leur a dit Que si je vous envoie les ans, ça va être la fin. Ça va être la, la destruction, ça va être la punition. Parce que la foi, le test de foi, il est terminé. Celui qui voit bien sûr qu'il va croire. Il n'y a plus ici une question de, de confiance, ou bien de aqida, ou bien de réflexion, ou autre chose. Donc, la clairvoyance, c'est soit parce qu'on a vu la chose, ou bien parce que on a le imam en la chose. Parenthèse ici. Parenthèse. Principe important, qu'est-ce qui est plus fort selon vous Qu'est-ce qui est plus convaincant pour la personne Vivre l'expérience ou avoir les arguments, la démonstration logique hum? Vivre, Vivre l'expérience, ok Imam Ghazali, il parle de ça et plusieurs autres savants, il parle de la question de l'expérience, at -tajribah probablement que la majorité des personnes sont plus convaincues par l'expérience que par la, la démonstration. Que la démonstration, ça veut dire la logique, les arguments. Je vais te prouver que ça, ça mène vers ça. La plupart des personnes ne seront pas convaincues par la démonstration. Ils veulent vivre l'expérience. Ce n'est pas qu'ils veulent, mais le jour où ils vont vivre l'expérience, Ils vont être plus convaincus. Et ça, ce n'est pas un problème. C'est normal que l'expérience, lorsqu'on la traverse, elle est plus forte. Okay? Elle est plus forte. J'ai expérimenté la chose. Euh, encore une fois, euh, quelqu'un qui a touché un fil électrique, un enfant qui a touché un fil électrique, et on va dire un, un low voltage, okay? pas quelque chose qui est terrible, est-ce qu'il a reçu l'impact Oui. Est-ce que la prochaine fois, il va refaire la, la, la même chose, la même erreur Non, parce que là, la personne, elle est passée par l'expérience. Donc, ça, c'est pas un problème. C'est vrai que l'expérience, elle est plus puissante, elle est plus percutante, plus convaincante que, que la démonstration. Par contre, le problème, c'est lorsqu'on n'accepte que l'expérience. Lorsqu'on n'accepte que l'expérience, on n'accepte pas l'épreuve, la démonstration. C'est quoi le problème avec ça, selon, selon vous? Nos expériences sont limitées. Très bien. Donc, de ce fait, on va apprendre souvent en retard. Ça va nous prendre du temps avant d'apprendre, avant d'arriver à la conclusion. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a des choses qu'on ne peut pas expérimenter. Très bien. Mais il y a, quelques, il y a, un, il y a un grand inconvénient de l'expérience. C'est quoi? Subjectif, le regret. Parce qu'il y a les expériences du bien qui mènent vers le bien, c'est la bonne, c'est les conclusions satisfaisantes. Et il y a les qui sont les conclusions qui sont apeurantes. Ok? Ne fais pas affaire avec telle personne. Quelqu'un vient me demander conseil. Il dit euh, ou bien il me demande pas conseil. Il dit regarde telle personne s'appelle Mustafa, il s'appelle n'importe quelle chose. Il veut faire un projet avec moi, veut faire commerce avec moi. Je lui donne une nasiha, un conseil. « Akhi, ne fais pas d'affaires avec cette personne. »« Ce n'est pas quelqu'un de fiable. »« Il y a des personnes qui ont souffert. »« Et que la personne, non, non, tu ne me connais pas. »« Moi, je m'y connais. »« Ne veux pas prendre nasiha. »« Et que la personne va se faire avoir par la suite. »« Va perdre de l'argent. »« Va se retrouver dans des problèmes. » Et si là, l'expérience est une mauvaise expérience, ok Le truc avec les mauvaises expériences, c'est qu'elles nous font souffrir. Okay? Je viens de donner un exemple très très simple, mais ça, je ne veux pas donner des, des exemples beaucoup plus dramatiques. C'est des exemples de la vie de tous les jours, mais il y a des expériences vraiment qui, qui détruisent des personnes, des nations, voire même. Le problème, c'est que la majorité des êtres humains, dans plusieurs cas, ne veulent comprendre que par l'expérience. Alors là, comme on a mentionné, le problème des mauvaises expériences, c'est quoi C'est que tu vas faire face au mal. Imaginez s'il n'y a pas de lumière ici. On avait éteint les lumières. Quelqu'un veut marcher là-bas, veut prendre cette direction et va aller jusqu'au fond. Il veut dire « Je veux sortir. » Il ne peut rien voir. Il dit « Ahri, il y a trois personnes avant toi qui ont pris la même direction et qui, sont, qui se sont heurtées au mur. Ils viennent de se faire mal à la tête. » Et la personne insiste quand même. Non, non, je veux, je veux y aller. Je sais qu'est-ce que je vais faire. La personne va et elle se heurte à un mur. La personne qui vient après, la même chose. Eh bien, c'est la quatrième personne. Et tous vont comprendre, vont comprendre un peu, un peu tard. Et ça c'est le problème à travers, si on lit, pourquoi est-ce que je m'en sens ça Comment on a mentionné ça Ça, ça, ça a beaucoup d'application, on ne veut pas changer complètement de, de sujet, mais même lorsque vous lisez le Coran, okay? Lors, lorsque vous lisez le Coran, méditez sur les histoires, les histoires des nations du passé. Allah Azza wa Jalla, ce qui nous m'en c'est ça. C'est que les prophètes, ils ont dit à leur, à leur nation, « Ne faites pas la même erreur que... » na... Comprenez Non, on veut passer par l'expérience. On veut passer par, par l'expérience et comme ils ont mentionné l'ulama des paroles de sagesse ici ils disent l'heureux c'est celui qui tire des leçons des expériences des, des autres des mauvaises expériences des, des autres il ne veut pas payer le prix de l'expérience, il veut profiter de ceux qui ont payé le prix parce qu'il y en a qui apprennent des mauvaises expériences des autres qui apprennent des mauvais modèles des autres et il y en a qui deviennent eux-mêmes des mauvais modèles pour que les autres vont Apprendre. Chacun va choisir qui il ou elle veut être. C'est clair Oui. Euh... Namri. Bonne question. Taïb. La, la différence entre le basira clairvoyance, et entre le furqan, le discernement. Le furqan, c'est de faire le contraste entre deux choses. Donc, c'est une question ici comparative, okay? de voir la différence entre deux choses. La différence entre euh, quelqu'un qui ne fait pas le furqan, entre el-bay'a, transaction, la vente, je te vends une chaise, je te vends une voiture, et qui ne fait pas la différence entre ça et entre riba, l'usure, ce qu'on appelle de nos jours, quoi L'intérêt. Allah a -di, dit dans le Qur'an al-Qaim qu'il y a certains, les moucherikis et ainsi de suite, Ils ne font pas la différence. Ils ont dit qalu inna al le commerce c'est comme le riba, c'est quoi la différence L'argent la transaction quelqu'un qui gagne l'autre qui perd. Allah dit Allah Allah il a rendu licite le commerce, il a interdit L'usure, riba, le croyant, il voit la différence entre les deux sans être nécessairement un expert en finances. Parce qu'il voit la différence entre les deux, le contraste en entre les deux par le simple fait qu'Allah, il a dit que ça c'est interdit, ça c'est halal. Ok, quelqu'un qui est un bédouin qui ne comprend rien en finances te dit le beya, c'est pas comme riba parce qu'Allah, il a interdit ça, il a rendu ça. Licite, pas, ça ne demande pas d'être un expert, même si quelqu'un qui est un expert pourrait arriver à la même conclusion par l'aql, la démonstration, les chiffres ou autre chose. La clairvoyance, c'est ta capacité à voir la vérité, à voir la chose. Donc ça n'implique pas nécessairement d'avoir une comparaison entre, les, entre deux choses, ça peut être voir une seule chose. Et la deuxième chose, ça peut être la clairvoyance envers quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui qui est mal, entre la clairvoyance envers le shaitan, voir le shaitan, voir le danger du shaitan. Ça ça fait partie de la basira, la clairvoyance. C'est clair Non, il n'y d'autres questions avant d'avancer au prochain point. Donc il nous dit ici l'imam Ibn al-Qayyim, « Fa'al-basira tu fil asma'i wa al sifat an la yata'athara imanuka bi shubhatin tu'a'aridu ma waasafallahu bihi nafsahou. » Och han beskrev honom med sin meddelande. Men du måste ha en skugga som är motsatt mot det, för du har det finns Allah. Så vi kommer Imam Ibn al Qayyim är baserad på en annan bok skriven tidigare, al Imam al -Haraoui. Et comme on a mentionné, la nature de la structure du premier ainsi que du deuxième livre, c'est qu'il y a certaines structures, ça arrive souvent, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Okay, comme on dit ça, ce n'est pas, pas, pas des choses à connaître de la religion. Okay, ce n'est pas comme les cinq piliers de la foi. Ce n'est pas important de connaître les trois piliers ou bien les trois niveaux de basira, clairvoyant. Plus important, ce n'est pas un de jurisprudence ici, ce n'est pas légal, ce n'est pas condition ainsi de suite. C'est plus important, c'est de comprendre le, le message. C'est juste une façon d'organiser le, le contenu pour le rendre simple là, à digérer. Donc, première chose qui nous mentionne ici, c'est « Al-Basira », clairvoyance, en ce qui a trait au nom aux noms et attributs d'Allah Azzawajal. Connaître Allah c'est le plus haut niveau de connaissance. Il n'y a pas un ilm qui est meilleur. C'est la meilleure des connaissances. Comment est-ce qu'on connaît Allah Azzawajal? On le connaît avec ses noms et ses attributs ces noms qui pourrait nous citer un nom d'Allah Azzawajal l'Hakim le tout sage le Zahir le batin le Malik le Qudus le Raouf le Bar le Rahim le Aziz le Jabbar le Muntakim donc tout ça c'est des noms d'Allah Azzawajal on connaît Allah Azza wa Jal à travers ces noms, c'est parce que ces noms, c'est des noms qui sont véridiques, qui reflètent ces attributs. Et ces attributs-là, ils correspondent absolument, pleinement à Allah Azza wa C'est clair Quelqu'un dans cette vie du bas monde, ton ami, ton meilleur ami, peut-être son nom c'est Karim. C'est quoi Karim dans la langue arabe Généreux. ok. Mais peut-être que ton ami qui s'appelle Karim, si tu lui demandes 50 sous, il ne va pas te donner 50 sous. Dire non, jamais de la vie. 50 sous, j'ai travaillé très fort. Ok S'appelle Karim, mais il est pas vraiment Karim. Allah Azawajal, tous ces noms reflètent ses attributs et ses attributs reflètent ce qu'il est. Subhanahu wa Taala. Allah Azawajal, il est al-Karim, il est le tout généreux, le plus généreux. Il y a rien de plus généreux que Allah Subhanahu wa Taala. Allah Azawajal, il est al-Qawi, il est le puissant. Il y a rien, rien, rien qui est aussi puissant ou plus puissant que Allah Azawajal et en plus de cela toute la puissance vient d'Allah Azza wa Jal Allah Azza wa est le source de toute puissance source de toute miséricorde source de toute sagesse, de toute, sagesse, de toute science ainsi de suite, tout revient à Allah Azza wa et tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ça c'est les noms d'Allah Azza wa ainsi que les attributs les attributs c'est un peu plus large que les noms d'Allah Azza wa il y a certains attributs complètement lié au nom d'Allah, comme on a dit. Le euh, nom d'Allah, qui est Al-Karim, c'est quoi l'attribut qui, qui est lié à ça C'est la générosité. Okay, donc c'est un attribut. Quelqu'un qui est généreux, on lui a accordé l'attribut de générosité. Allah, il est Al-Karim, le tout généreux, on lui attribue quoi La L'attribution ici de Al-Karam, la générosité. Oui, vous avez une question Non, les 99 noms d'Allah Azza wa c'est des noms, ce c'est pas les attributs d'Allah Azza wa okay? En passant, on ne va pas sortir du sujet en tant que tel, mais il y a plus que 99 noms d'Allah Azza wa okay? Mais le sens du hadith du prophète, que celui qui, qui connaît ces noms et qui adore Allah Azza wa à travers ces noms, va entrer au paradis, comme dans Sahih Bukhari, nous parle, ça veut dire n'importe lequel des 99 noms d'Allah Azza wa Il y a... Beaucoup plus que 99 noms d'Allah Azza wa qui sont dans le Coran ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alaihi wasallam. Il y a des noms d'Allah Azza wa qui ne sont pas dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alaihi wasallam parce que c'est certaines créatures qui le connaissent seulement, certains anges ou certains prophètes ou autre chose. Et il y a certains noms d'Allah Azza wa que personne ne connaît à part Allah Azza wa C'est clair C'était la question c'est ça Donc ici, comme on a mentionné, les de d'Allah Azzawajal, les attributs d'Allah Azzawajal. Donc ça, c'est clair. Le problème ici, c'est que parmi les sujets à débat, on ne va pas entrer dans ça, ça va devenir un cours de d'aqidah, mais euh, on ne veut pas aussi que, que vous pensiez trop à ça. Okay? C'est une question qui est simple, qui est claire, mais ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à aller faire des, des études en théologie, en aqidah, et l'étude des sectes, et ainsi de suite, mais très brièvement, Il y a certains sectes à travers l'histoire de l'islam, ce n'est pas juste à travers l'histoire de l'islam, c'est même dans d'autres croyances et ainsi de suite, qui ont commencé à faire des débats sur la nature des attributs d'Allah Azzawud. Parce qu'on sait qu'Allah Azzawud, il n'y a rien qui est comme Allah Azzawud, Allah Azzawud, n'est rien comme, comme ces, ces créatures. Cela a poussé certaines personnes à détourner à remettre en question le sens de certains des attributs d'Allah Azzawj. OK Par exemple, dans le Coran al-Karim, ça nous parle des mains d'Allah Azzawj. Alors là, le shaitan pourrait tout pousser à ouvrir comme question « C'est quoi ça les noms d'Allah Azzawj ?»« Ça ressemble à quoi les noms d'Allah Azzawj ?» Ainsi de suite. Ce comprend et ce qu'on croit très simplement. Encore une fois, c'est un long sujet. On peut ramener des hadiths. Et... Ça, ça serait toute une série de cours. On a, on a déjà fait une série de cours sur ça. Je pense ça fait quoi, 12 ou 13 ans. Ça fait très très très longtemps. Sur les asma'as, c'est fait d'Allah Azza C'était plusieurs heures. On ne va pas revenir à, à cela. On va laisser pour une autre fois, Inch'Allah. Mais très brièvement, lorsqu'il y a un attribut d'Allah Azza wa on y croit comme c'est mentionné dans le Coran. Ou comme c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wasallam, sans se poser la question, comment elle kaif ok bi balik bi balik. Tout ce que toi tu peux imaginer en tant qu'être humain, Allah il est différent de cela. That's it. Tu n'as même pas à imaginer ouvrir des portes de Shaitan ou de réflexion ou autre chose. C'est clair Est-ce que c'est clair Oui Oui, on ne peut pas imaginer Allah Azza On connaît Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne peut pas l'imaginer. C'est une grande différence entre, entre les deux, c'est clair. Je connais quelque chose, mais je ne peux pas l'imaginer. Il y a plusieurs choses, on ne parle même pas d'Allah Azza wa parce que Azza wa est le créateur. Même la logique est complètement différente. Nos logiques, nos logiques qu'on connaît, tout ce qu'on connaît, qui fait partie de la logique, les, les, les règles, même les règles les plus, les plus simples, de la physique, du lieu, des temps, ainsi de suite. Tout cela, lorsqu'on parle d'Allah Azza wa Jal lui-même, pas de la religion d'Allah. Il ne faut pas mélanger les deux. Okay? La religion d'Allah Azza wa c'est autre chose. Sharia d'Allah Azza wa c'est pratique. Ça s'adresse à nous. Ce n'est pas, pas pour mêler deux choses ici. Ce n'est pas que dans l'islam, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'imagination. Okay? Sharia, ce qui est règle, ce qui est pratique, ça s'adresse à nous. Ça suit complètement les règles de cet univers parce qu'elle a été révélée pour être pratiquée dans dans cet univers ok il n'y a rien dans la religion d'Allah Azza wa qui est illogique qui, qui ne passe pas complètement mais lorsqu'on parle d'Allah Azza wa lui-même là c'est différent Allah c'est le créateur de cet univers c'est le créateur de la logique c'est le créateur de notre raison c'est le créateur des règles de la physique et, et du temps et, et donc tout ce qu'on connaît ne s'applique pas à lui subhanahu wa ta'ala de ce fait nous notre raison ne peut pas dépasser cela comprenez euh, Dites à un enfant, un enfant de 5 ans, un enfant de 6 ans, qui est au primaire, il commence à peine à compter. 0, 1, 2, 3. Comment est-ce qu'on va lui apprendre à compter? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, voilà, ça c'est un bonbon. Ok? One candy. Ça c'est un. On ajoute un autre, on lui dit c'est quoi? C'est deux. On ajoute un autre, c'est trois. Quatre. On va arriver jusqu'à dix. Après ça, on enlève les dix. On dit « qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « il n'y a rien ». Il dit « ça, c'est zéro ». Il va dire « alors zéro, il n'y a, y a, y a rien de pire. Y a, sous zéro, il n'y a rien du tout. Comprenez » Vous comprenez Si un enfant va lui dire « non, non, il y a quelque chose de, de moins que zéro, de plus petit que zéro encore. » On va dire « il y a moins un après ça, il y a moins deux, il y a moins trois. » Un parent comme ça qui veut faire un enfant éduqué avant, okay, qui va brûler les, les étapes. « Fine ». Pas de problème. C'est un choix. Par contre, ce qu'on va lui dire à cette étape, c'est quoi C'est « contente-toi de connaître, mais pas d'imaginer ». Parce que l'enfant, il a tant à essayer d'imaginer quelque chose qui est moins que zéro. Il ne peut pas l'imaginer. Un adulte, il peut imaginer ce qui est moins que, moins que zéro. C'est parce qu'avec le temps, bien sûr, quelqu'un qui a fait des études en mathématiques et ainsi de suite, avec le temps, cette personne-là a développé certaines capacités pour relativiser. Elle a, elle a des outils de, de réflexion qui lui permettent d'aller dans le moins que zéro et d'être capable d'imaginer ça serait quoi Un moins un, un moins deux, un moins cinq, un moins dix, vous comprenez Un enfant, on lui dirait dans cette situation « Tu dois connaître, mais pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. » Donc ça, c'est un simple exemple, bien sûr. Lorsqu'il s'agit, rappelez-vous toujours de cette règle, lorsqu'il s'agit des grandes choses de cet univers, Allah Azza wa Jal Ou les grandes créatures d'Allah Azza wa Jal Ou Al-Ghayb, l'invisible On est tous comme des enfants Comprenez On est tous comme Des enfants Vendez Donc ici c'est la même chose Allah Azza wa Jal C'est pour ça même dans un hadith authentique du prophète sallam, Tafakkaru fi ala illa Wa la tafakkaru fi dhatillah. Ou kamaqal Il dit ala salam dans le hadith Méditez sur les créations, les signes d'Allah Ne méditez pas sur Allah lui-même. C'est clair. Tu ne peux pas. On ne peut pas. Notre cerveau n'est pas fait pour cela. Il est limité. Ok. Windows 98, c'est pas fait pour. Pourquoi? Pour des logiciels inventés en 2019. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne. Il peut pas prendre. This program is not compatible. Erreur, erreur, erreur. La même chose ici. Notre cerveau, il est très limité. Il ne peut pas dépasser certaines limites. Et ça fait partie de la modestie intellectuelle de la personne et de la oboudia pour Allah, Azza wa de connaître nos limites. Pas limites seulement moi en tant que personne, mais même mes limites humaines qui sont communes entre tout le monde. Okay? Même avec toutes les personnes les plus intelligentes et les plus grands philosophes, et, euh, Einstein et Newton et ainsi de suite... Tous, ils ont cette fameuse limite humaine qui est très très basse, croyez-moi. De façon relative, on le connaît. Oui, il est très très intelligent. Il est très intelligent par rapport à la moyenne des êtres humains. Mais dans les faits, de façon une comparaison ici absolue, l'être humain est très très limité. وَمَا أُوتِتُ مِنَ illa إِلَّا قَلِيلًا Allah اللَّهَ عَزَّوَ جَلْ Il le dit في Donc, wa وَتَفَاوْتُ النَّاسِ فِي... وتجد اضعف الناس al kalam à travers des siècles de l'islam, et qui probablement, pas probablement, qui existe jusqu'à aujourd'hui, pas sous, sous le nom en tant que tel, mais en, en tant qu'idéologie, qui est le fait d'appliquer, encore une fois, les, euh, les règles, les méthodes de pensée philosophique à des questions de de raïb, de aqida, de croyance, okay? des, des questions de, de l'invisible. Alors que le monde de l'invisible, comment est-ce qu'on le connaît Par la révélation révélation, ça passe par un prophète. On n'a pas d'autre façon pour pouvoir. Le monde du visible, ce qu'on touche, ça on peut le connaître par l'expérience, par... et même ça, notre connaissance de cela est illimitée. Qui pourrait nous dire ici, Allez, c'est qui la personne la plus intelligente qui pourrait nous donner une réalité du monde visible, matériel Que tout, que tout le monde, à part elle, que tous les autres ne connaissent pas. Dans cette salle, de ce que vous voyez, des outils ainsi de suite, donnez-nous quelque chose du monde matériel, une réalité, que personne ne connaît à part vous. Pas de réponse dans n'importe quel domaine donne moi une réalité que personne ne connaît à part toi aucune réponse c'est grave quand même non au contraire c'est pas c'est pas grave c'est tout à fait normal qu'est ce que ça révèle ça révèle parce que si quelqu'un ici a une réponse tu ne serais pas ici en salle, okay? tu serais à l'extérieur, pas à l'extérieur, tu, tu serais quelque part en train d'enregistrer un pattern scientifique okay? pour te faire des millions de dollars parce qu'il va y avoir des compagnies qui vont courir derrière toi parce que tu viens de découvrir the next big thing. Okay? Donc avant cela, comment on l'a dans au 17e siècle, au 16e siècle, comment se fait-il qu'il n'y a personne qui pouvait concevoir une auto, une voiture Comment se fait-il qu'il n'y avait personne qui savait qu'il y avait du pétrole sous la terre Comment se fait-il Comment se fait-il Comment se fait-il okay? Ça, c'est des choses de « alam al-shahada » du monde du visible. Et malgré tout cela, ce qu'on ne connaît pas dépasse ce qu'on connaît. « alam al-shahada » monde matériel. Que dire du monde de l'invisible Le monde de l'invisible, on ne peut pas y accéder à part par la voie de la révélation. Ces gens-là, cette méthode de Abdul Kalam, ils ont adopté comme approche d'utiliser le débat, la logique, la philosophie Kalam, pour ça, pour ça ils appellent ça les paroles, des gens qui aiment parler beaucoup, pour essayer de de discuter, de débattre des choses de l'invisible. Et ça, c'est très risqué, extrêmement risqué, ok Parce que très facilement, on peut dire des choses grave sur Allah, sur l'au-delà, sur le monde invisible, sur les prophètes, sur la révélation, sur les anges. Et n'importe quelle petite erreur, elle a des conséquences très, très grandes par la suite, si on suit les implications. Un point mène vers un autre, vers un autre, vers un autre, et ça peut te mener vers des conséquences extrêmement graves. Oui. Oui, tout à fait, bien sûr, le aqidah n'est pas, pas bonne, relativement, bien sûr, du du degré de dégarement de la personne. Il y a plusieurs sectes, il y a les sectes de l'Mu'tazila, de l'Jahmiya et ainsi de suite, il y a des sectes extrêmement égarées. On ne veut pas entrer dans ce genre de débat théologique parce que c'est pas notre sujet. Ça serait incha'Allah az pour d'autres cours de de aqida, mais il nous dit ici "wa in wa hal al wa wa lil et que tu vas trouver plusieurs des personnes qui sont de l'am mainstream, la masse des croyants, monsieur, madame, tout le monde, quelqu'un qui est un bédouin, euh, un vieux monsieur ou une vieille madame qui n'a jamais étudié, qui n'est pas excessivement intelligente, mais qui est à la fois en Allah et qui est à la fois beaucoup plus forte que quelqu'un qui est comme ça, personne de « al-mutaqallimi », de ces fameux, entre guillemets, « philosophes de la théologie de l'islam », parce que ces personnes-là, même celui qui a iman de base, iman simple, qu'est-ce qu'il a Il a quoi hmm? Non, je parle, de, je parle du, du premier ici. Celui qui quelqu'un musulman normal, de la masse, pas nécessairement quelqu'un qui a... Il y a des gens, attention, il y a des gens, il ne faut jamais faire cette erreur. Il y a des gens, on, on, on, on entend certains musulmans parler comme ça. Bien sûr, je dis certains, c'est une minorité, mais il y a des gens. Il dit, euh, lorsqu'il fait référence à un autre musulman, qui prie, qui craint l'âge, et ainsi de suite, il dit, lui, c'est rien du tout. Ça c'est pas quelqu'un de, c'est pas quelqu'un d'éduqué, c'est pas un universitaire, c'est pas un tatué qui. Ça c'est le même argument de des amis des prophètes. Ok, wa illa aradiluna badi Ça c'est les personnes qui n'ont pas d'importance, c'est la basse classe qui te suivent ainsi de suite. On veut pas te suivre, on veut pas, on veut être avec les riches, avec les puissants, avec les les chercheurs et les intelligents ainsi de suite. Non, la religion dans la Azhar elle est pour tout le monde. Lorsque la foi elle est là la foi est égale entre deux personnes et qu'il y a quelqu'un qui se distingue en plus de ça par la force ou par la science ou autre chose, oui, ça c'est certain que cette deuxième personne, elle est, elle est meilleure. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi ou qui a une foi qui est faible par rapport à quelqu'un qui est faible mais qui a une foi qui est forte, c'est lequel qui est meilleur auprès d'Allah Azzaud, c'est celui qui a la, la foi qui est qui est forte, il connaît pas beaucoup de choses, connaît connaît juste les bases de l'islam, il vit sa vie, il mange le halal, il, a, il fait ses devoirs, ne fait du mal à personne, et il a pleine confiance en Allah, qu'est-ce que tu veux plus que cela Laisse-le tranquille, comprenez Donc, ça c'est ce qu'on appelle « Muslim al-fitra », quelqu'un sur, sur la fitra, c'est clair Je me rappelle ici une fois, subhanallah, il y a, y a un frère que je connais, Qui vit dans dans dans cette même ville, ok Qui est environ dans la quarantaine ou autre chose. Je connais pas son histoire, comment est-ce qu'il a grandi, ou autre chose. Euh, Allahou Akbar, c'est pas important pour moi, c'est sa vie personnelle. Mais c'est parmi les rares personnes qu'on trouve dans ce pays-là. C'est quelqu'un qui est illétré. C'est pas lire, ne sait pas écrire. Quelqu'un dans la quarantaine. C'est pas lire, ne sait pas écrire. Par contre, quelqu'un avec très bon comportement, très respectueux envers les autres que tu le vois souvent dans le masjid faire la salat, prive salat avec tout le monde, jama'a, souriant autre chose, dit salam alaykoum à tout le monde ne fait du mal à personne, hamdoulilah ce que mon problème c'est qu'il sait pas lire c'est pas écrire, ça c'est son propre truc je connais pas son histoire encore une fois une fois je marchais dehors et il passait devant moi, non loin du masjid il était en vélo il s'est arrêté Il m'a dit « Viens, viens, viens, viens. » Il avait un, un café dans, dans sa main. Il m'a dit « Prends le café pour toi. » Café fermé qu'il n'a pas encore touché. Il a dit « Ce café, il est pour toi. » Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a programmé parce que, comment on dit, entre guillemets, par hasard, par coïncidence, pas par hasard. Saut de fait. Je l'ai rencontré. J'ai dit « Non, Barakallah, au fait que je n'ai pas le goût de le prendre tout de suite. » Pour plusieurs personnes, ça serait « Regarde, « Je viens d'acheter le café, mais j'ai déjà pris un café, je ne vais pas le jeter, prends-le, je vais te l'offrir. Okay? » Donc, l'aspect pragmatique de la chose. Ce frère-là, il est très, ne sait pas lire, ne sait pas écrire, mais qui parle directement par la fitra, par les choses de base. Il m'a dit « Par Allah, tu vas le prendre. » C'est écrit dans le qadar que ça, c'était le café pour toi. « Tatsé. » Vous comprenez Ça, c'est ce qu'on appelle « Iman au plus simple. » Tout de suite Tu ne peux pas rejeter un tel argument. Il dit par Allah. Elle dit, je te l'offre et tu dois le prendre. C'est écrit dans le qadar que ça, c'était ton, ton café. Donc, pour lui, il est en train de penser de façon, de façon très... Il revient ici au fondement. Pourquoi est-ce que je l'ai rencontré à ce moment alors que j'avais un café de plus entre mes mains C'est parce que c'était pour lui. Comprenez C'est ça ce qu'on appelle imanul amma. La foi de quelqu'un qui est la masse des croyants, la masse des, des musulmans. Et ça, c'est le genre de personne, comme il nous dit ici, je ne parle pas de ce frère en particulier, je ne connais pas son cœur, c'est Allah Azza wa Daliya'alam, mais on revient à la de l'imam Ibn al -Qaim, il nous dit que cette catégorie de personnes, ça fait partie de, des personnes qui respectent le plus le wahy, les textes sacrés. Tu dis, le prophète, il a dit, oui, vraiment, il a dit à Rasulullah, ok, khalas, fini, je ne vais rien dire de plus pas de mais pas de cependant pas de par contre il n'y a pas de relativisation طيب ا مرتبه la clairvoyance en ce qui a trait à l'ordre et à l'interdiction c'est quoi l'ordre et l'interdiction c'est l'ordre de faire ou bien de ne pas faire Allah azza wa il dit dites la vérité ça c'est un amr. Allah azza wa il dit ne dites pas des mensonges ça c'est quoi C'est le fait qu'Allah qu nous ordonne de ne pas faire certaines choses. Et ça, ça demande de la clairvoyance aussi. La clairvoyance envers ce qui est halal et ce qui est haram. Alors écoutez bien c'est quoi cette clairvoyance très importante de nos jours okay? Ce genre de concept qu'on est en train de couvrir extrêmement important, extrêmement important, ça peut sauver ton imam, ça peut sauver ta, ta religion parce que c'est là de nos jours où se trouvent la plupart des pièges qui m'a mis par les, les shayatins, que ce soit des êtres humains ou bien que ce soit des, des djinns. Cette clairvoyance, elle consiste à quoi elle consiste à ce que notre croyance, notre attachement au halal et au haram, notre respect envers les ordres d'Allah Azza wa Jall, ce que Allah Azza wa Jall aime et qu'il n'aime pas subhanahu wa Ta'ala qu'on ne le euh, qu ne le remet pas en question. Al-muarada, ça serait quoi le remettre en question Par un ta'wil, par exemple. Vous savez c'est quoi ta'wil Mais, ok, interprétation, mais ici il parle d'une autre forme de tête, oui, forme bien précise, c'est l'interprétation qui est un peu déviée, pour dévier la chose de son sens principal. Je vous donne un exemple avant de parler de la religion. C'est quoi la limite de vitesse ici à Montréal en zone scolaire 30, ok, donc 30. Pourquoi est-ce que c'est 30 Pourquoi est-ce qu'ils ont imposé une limite qui est tellement basse Pourquoi Pour protéger les, les enfants, les écoliers. Quelqu'un qui passe par une zone scolaire le lundi à 3 heures de l'après-midi. Donc, c'est un, un moment d'école. Donc, normalement, la restriction, elle est en application, elle est applicable. Et notre ami va passer à 50, il va passer à 60. Lorsque le passager qui est avec lui dit « Attention, c'est une zone scolaire, tu ne devrais pas dépasser la limite. » Qu'est-ce qu'il dirait ici Va dire regarde. » Il fait extrêmement froid aujourd'hui. Il fait moins 30. Penses-tu qu'il va y avoir des, des enfants à l'extérieur La règle ne, ne s'applique pas. C'est ce qu'on appelle le ta'wil ici. Comprenez Est-ce que son interprétation, si la bonne interprétation, est-ce qu'elle est légalement acceptable Non. Mais lui, il essaie de trouver une justification. Comprenez Il essaie de trouver une nouvelle interprétation de, de la règle pour justifier... Le fait qu'il n'a pas suivi la règle, c'est ça ce qu'on appelle ici un tawil. C'est ça ce que plusieurs personnes font avec les ordres d'Allah Azawajal. Il essaye de trouver un tawil, une justification un peu tordue, une explication un peu tordue pour justifier le fait que lui il ne suit pas la règle d'Allah Azawajal. Ok Bien sûr, le, le genre de tawil au plus simple. Ok Ça c'est ça c'est les trucs les plus simplistes. Ça ça existe depuis depuis des années qu'on entend. Ça c'est pas c'est pas la première fois. Euh, Ahri, écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de faire telle chance. » Ou bien il n'a pas dit de faire telle Mais tu sais, Rasoulullah, il vivait dans le désert. Il y avait des chameaux, il y avait des tentes et ainsi de suite. Nous, on vit aujourd'hui, il y a des voitures, il y a des avions. Ok C'est quoi le rapport C'est quoi le rapport Ça veut dire l'islam, c'était pour les tentes et pour les chameaux et pour le désert Ça veut dire ici « aqlan » logiquement Il y a deux choses. Soit que l'islam s'est expiré, finished, ça ne s'applique plus, expired. Dans quel cas, pourquoi est-ce que le prophète Salaam serait le dernier des prophètes Soit que ce n'est pas vraiment le dernier des prophètes. Si quelqu'un dit qu'il y a un prophète après Mohammed Salaam, faqad kafar, ce n'est pas un musulman, lui, il est sorti de l'islam. Ou bien que tu dis oui, c'est le dernier prophète et sa religion, elle expirée, ça veut dire après lui, Allah Azza wa il nous a laissé égarer parce qu'il a fermé la porte de, des prophètes, de un, Et de deux, la religion elle ne fonctionne plus, plus actif. Il, il y a plus, il y a plus de batterie. Comprenez Ça veut dire ici, tu es en train de remettre en question la bonté, la justice, la miséricorde d'Allah azawajal, ce qui est également grave. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le ta'wil. Ta'wil, c'est lorsqu'on essaie de détourner. Et en passant, entre parenthèses, vu qu'on a donné l'exemple ici, c'est un bon exemple, ça, l'exemple qu'on vient de donner sur sur le, la limite de vitesse, qui pourrait nous rappeler. La limite de vitesse, elle est applicable pour quoi C'est quoi la sagesse derrière La sécurité des, des enfants, ok Le juge, le policier ainsi que le juge, est-ce qu'ils appliquent la loi selon le fait que la situation, elle représentait une menace pour la sécurité des enfants ou non Non. La loi, elle est appliquée selon les critères de la loi. Donc la loi, c'est quoi La loi, c'est lundi au vendredi, 7h du matin à 17h, voilà la limite. Qu'il y ait sécurité pour les enfants ou qu'il n'y ait pas sécurité, c'est clair C'est ce qu'on appelle la causalité. La cause qui fait en, en, en sorte que la loi elle est applicable. La sagesse, c'est ce qui a fait en sorte que la loi elle a existé. Mais on ne la prend plus en considération lorsqu'on applique la loi. Ici, c'est la même chose. La même chose lorsqu'on parle ici de Sheria Ad Allah Azza wa Bien sûr, Sheria Ad Allah Azza wa ce n'est pas comme les lois humaines, mais on donne ici un exemple, parce que plusieurs personnes se trompent sur ce point. Donnons un exemple. Quelqu'un qui boit l'alcool, il dit pourquoi est-ce que l'alcool a été interdit La sagesse, c'est quoi derrière Pourquoi est-ce que l'alcool s'est interdit en islam hmm? ah, Oui Parlez un peu plus fort donc les gens ne savent plus ce qu'ils disent lors de la prière très bien qu'est-ce qu'on a aussi ça augmente la violence ça augmente les accidents ça augmente les problèmes de famille ça augmente, ça augmente, ça augmente okay? donc ça c'est la sagesse, tout ça c'est vrai Allah a interdit l'alcool parce qu'elle amène beaucoup de mal à la vie humaine par contre, quelqu'un va dire non, mais moi je bois l'alcool et je me contrôle je bois une petite quantité J'ai des personnes dans mon entourage qui vont veiller à ce que je ne fasse rien de mal jusqu'à ce que je reprenne mes capacités mentales et ainsi de suite. De ce fait, l'alcool, c'est correct pour moi. OK Non. La cause ici de l'alcool, ce n'est pas la sécurité des enfants, comme pour le 30. Non. La cause de l'alcool, c'est quoi C'est comme le 7h du matin à 17h entre le lundi et le vendredi qui mène à... Limite de 30 vitesses, interdiction de dépasser les 30 vitesses. Et si la cause, la illa de l'alcool, c'est quoi C'est l'ivresse. Tout ce qui cause l'ivresse, il est interdit. Haram. Khamrun muharram. C'est interdit par Allah Azza wa que ça représente un risque ou bien que ça ne représente pas un risque. Comprenez Parce que les règles, elles doivent être universelles. Elles ne doivent pas être ouvertes à interprétation, à jugement. Parce que si on ouvre les portes au jugement, qu'est-ce qui arrive Chacun va prendre ses propres... Jugement, ce qui est dangereux selon moi ne l'est pas selon toi. La même chose pour le voyage, et remarquez comment est-ce que ce genre de personnes ils utilisent une logique qui est inverse aussi, ok? Parce que ça c'est pour nous et contre nous, ça marche dans, dans les deux cas. Le voyage en islam, qu'est-ce qu'il nous donne comme droit? Si quelqu'un est voyageur, qu'est-ce qu'il il, il jouit de quel, de quel droit exceptionnel? Hmm? Combiner, jumeler les prières, qu'est ce qu'on a aussi? Donc, rompre le jeûne ou bien ne pas jeûner, si c'est Ramadan, ok, et rattraper plus tard. Donc, tout ça, c'est des, des droits exceptionnels, c'est des privilèges pour le voyageur en islam. Est-ce que ce genre de personnes vont dire, mais non, ça c'était pour le voyageur qui vivait dans le désert, qui voyageait sur le chameau et ainsi de suite. Moi, je voyage dans l'avion, je suis bien servi, il y a la clim, il y a tout, et de ce fait... Je ne devrais pas rompre mon jeûne. Non, vous allez trouver que ce genre de personnes vont se réjouir. On va dire, je suis voyageur, je n'ai pas à jeûner, je n'ai pas à 4 La même chose ici. Donc, même si tu voyages dans le confort, tu as droit aux, aux règles. C'est parce que c'est des règles qui sont universelles. C'est ce qu'on appelle la illa. Ce qu'on appelle l'arinla. Ce n'est pas seulement si le voyage, il est dur. C'est comme ça que la religion, dans la hausse, c'est parce que c'est une religion qui est... Universelle. Parce que si elle était ouverte à interprétation, alors le savant il peut interpréter plus que celui qui est ignorant. Il se permet de faire ce qu'il veut, il dit « moi je suis un savant, j'ai pu me convaincre, j'ai eu des arguments, et moi je n'ai pas à suivre la même chose que, que vous, j'ai ma situation personnelle. » Non, c'est des règles qui sont universelles et lorsqu'il y a des exceptions, les exceptions elles sont prévues dans les règles en tant que telles. C'est bien C'est clair Donc ça c'est encore une fois la basseur la clairvoyance face aux ordres d'Allah Azzawajal c'est pratique de l'islam donc soit on a le ta'wil, soit on a quoi aussi les personnes qui vont euh, débattre, qui vont remettre en question à travers le taqlid c'est quoi le taqlid la culture suivre aveuglement mon père il a toujours fait ça tu ne connais pas plus que mon père mon grand-père était imam dans le masjid du, du, du village. Et il a toujours pratiqué l'islam comme ça. Ce n'est pas toi qui vas m'apprendre comment faire l'islam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et même Malik il a dit, même Shafi il a dit, non, non, non, c'est mon grand-père qui sait. Est-ce qu'on appelle ça quoi Taqlid, suivre à l'aveuglette. problème de nos jours c'est quoi Avant, lors du temps de l'imam Ibn al-Qayyim, Il nous parle du problème de, de, de, de ceux qui font le taqlid, ceux qui ne suivent pas clairement le prophète, ou bien même le Qur'an, qui font le taqlid de leurs propres ancêtres, de leurs propres pères, qu'ils soient souvent musulmans, de leurs pères, de leur village, autre chose. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de musulmans qui font le taqlid de qui? <rire> de qui? Des autres cultures, des autres religions, à quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi historiquement et tu veux le suivre à L'aveuglé, tu veux le suivre dans ses croyances. Tu veux transposer la même chose que lui, il fait. Tu veux la transposer chez toi. Encore une fois, ça c'est l'argument ou bien le point qui est derrière ça, c'est quoi C'est le... Avant, avant la question. Le, le point qui est derrière ça, c'est quoi La réalité de ce qui est derrière. C'est un simple défaitisme. Okay c'est un complexe d'infériorité, De voir en l'autre quelqu'un qui est meilleur, qui est plus avancé que nous, qui est plus raisonné que nous. Si on prend encore une fois la fameuse question de l'approche scientifique, de l'approche logique, rationnelle, croyez-vous vraiment en l'existence de quelqu'un, d'une approche, d'un groupe, d'un penseur, d'un journaliste, d'un scientifique qui est purement neutre, qui est un homme biaisé Ça n'existe pas. Je vous défie de me trouver quelqu'un qui est neutre, qui est non-biaisé. Je vous défie de pouvoir le faire. À part dans les sciences, qu'on appelle les sciences exactes, okay, pour un chercheur qui veut faire une recherche dans une question de mathématiques, une formule mathématique, elle mène vers quoi un problème mathématique de façon universelle ne veut pas sortir du cadre du système Mais ça, habituellement, c'est les mêmes réponses pour tout le monde. Donc, on est dirigé par les formules qui existent. Mais lorsqu'on parle des positions de la vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est non-biaisé? On entend souvent ça, ok? Surtout dans les médias et tout. Donc, on cherche un avis qui est objectif. Unbiased, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est objectif. Personne. Tout le monde est influencé, soit par un bagage historique, Soit par des stéréotypes Soit par un lobby Et des masalih désavantage, Soit Même nous en tant que musulmans On est biaisé On est biaisé par quoi C'est pas mal d'être biaisé toujours On est biaisé par quoi Par le fait qu'on appartient à notre aqida Qu'on a nos valeurs Notre système de croyance Le problème c'est pas d'être biaisé Être biaisé encore une fois C'est la question ici De l'haq et de, de prendre, C'est de choisir Quelle Dans quelle direction on est, ok Connaître la vérité qui vient d'Allah Azzawajal. « Waqûlil haqûmer rabbikum » Le seul truc ici, c'est de débattre de cette référence. Est-ce que c'est la vraie référence ou non Mais une fois que j'accepte la vraie référence, que c'est le wahy qui vient d'Allah Azzawajal, je suis biaisé parce que je crois que ce qui vient du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, il est meilleur que toute autre parole. C'est vrai ou non C'est vrai ou non Quelqu'un me dit « قال Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam » et me dit de l'autre côté que tel penseur il a dit. Qu'est-ce que je vais dire Je n'ai même pas à penser, je n'ai même pas à faire la comparaison des paroles entre les deux. Si c'est Rasulullah qui l'a dit, ça veut dire c'est la vérité. Et l'autre, c'est le faux. Tout de suite. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est complètement neutre, qui est non biaisé. T'avais une question après Ok, très bien. Donc la question du taqlid du madhhab, okay, le fait de suivre aveuglement un madhhab, des savants, quelqu'un qui suit à l'aveuglette les malikites, les hanafites, les hambalites, les shafi'is, Oui, il y a un problème avec ça. Un certain lorsque ça devient fanatique. Le problème, c'est pas le simple fait de suivre un madhhab. Ça, c'est pas un problème. Ok, à travers l'histoire, ça n'a jamais été un problème. Les, la plupart des savants avaient un madhhab. Problème, c'est lorsque ça devient fanatique. Ça veut dire, je crois que ce madhhab, c'est une vérité absolue. C'est le bon madhhab et tout le reste, c'est c'est le mauvais. Ok, on va pas entrer dans ça. Ça, c'est une question de faire, de souffrir et tout. Mais moi, je considère que n'est pas ça le grand problème. Beaucoup de personnes font beaucoup d'emphase sur ça, tarqib des madhhab. On n'est plus à cette étape en tant que musulman aujourd'hui. Si seulement les musulmans faisaient le taqlid madhhab, qu'ils suivaient le Hanafi, ils suivaient le Hanbali, il suivaient le Là, on est, pour plusieurs personnes, on est sorti de l'islam, on fait le taqlid du n'importe quoi. que okay, Tout ce qu'on nous importe, ou bien tout ce qu'on nous ramène de force, ou ainsi de suite. Et croyez-moi, encore une fois, je remets de l'emphase sur ce point. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui parle juste... Plusieurs personnes te disent « Regarde, si tu, as, si tu as de belles idées, si tu crois que ce que tu penses c'est la vérité ainsi de suite, vas-y et présente ça au monde. Okay? » Ce n'est pas si simple que si tu as des arguments, présente ça au monde. Tu as besoin de puissance, tu as besoin de, de quoi D'argent, okay? de certains partis qui sont derrière toi. Le plus que le, le problème dont tu parles il devient sensible, il, il y a des enjeux, le plus que ce n'est pas quelqu'un dans la rue qui peut se dire, moi, j'ai moi je connais, j'ai une nouvelle proposition. Alors, oh, vous les êtres humains, écoutez-moi, je vais vous parler. Okay? Ça n'existe pas. Ça existait brièvement dans les temps modernes, ça existait brièvement au début de l'existence de l'Internet. Brièvement. L'Internet, au début, avait cette nature-là d'être un peu égal, dans le sens où ça ouvrait la porte à l'expression même pour n'importe quelle personne. Chacun pouvait créer son site web et parler aux gens pour quelques années. De nos jours, c'est fini. Même l'Internet est, est, est contrôlé par les grandes corporations, par les plus puissants, c'est influencé, comme vous le savez très très bien. Okay tout est influencé de, de nos jours sur Internet. C'est plus grand que ce qu'on appelait dans le temps l'influence des journaux, bien des médias ou autre chose. Je vais vous donner un exemple. Okay je sais que c'est controversé, mais on doit parler de ça. Et je vais dire pourquoi est-ce qu'on va parler de ça. La semaine dernière, tout le monde parlait de Cette fille qui a quitté sa religion et qui est venue ici, la seule, la seule chose qui l'intéressait, c'était quoi, au fait Manger du bacon, ok <rire> Donc, elle dit qu'elle a quitté l'islam, elle est devenue athée, elle vient ici pour manger du bacon, par contre, le plus drôle, le plus drôle la chose, c'est quoi C'est qu'elle mange du bacon et elle dit « OMD ». Finally Bacon, ok Mais ce n'est pas que OMG, c'est Oh my God, do you believe in God or you don't believe in God Ok, tu es athémé, tu dis OMG. Ça, ça vous donne encore une fois, ça c'est l'exemple parfait du taqlid Personne qui suit à l'aveuglette, qui ne sait pas de quoi elle parle. Bref, c'est son problème, c'est le dernier de mes soucis, ok Cette fille, c'est le dernier de mes soucis. Pourquoi est-ce que j'en parle Pourquoi selon vous Même pas le taqlid J'ai mis un exemple à donner. Ah, c'est ça, ok Elle veut quitter sa religion, elle veut adopter tout le coffre du monde, ok Pas mon problème du tout, ok Chacun va rentrer dans sa tombe et faire face à son Seigneur. Par contre, ce qui me touche, moi, en tant que musulman, et qui parle de l'islam, c'est que cette affaire-là, elle est instrumentalisée par certains pour parler, pour attaquer l'islam, très bien, donc là on doit parler aussi et dire nous aussi ce qui nous concerne. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une jeune madame russe qui s'était réfugiée en Thaïlande Thaïlande, donc elle a la même terre d'origine que cette fameuse personne qui vient d'avoir les fameux privilèges, il y a cela à peine une semaine. Cette jeune femme russe, elle s'est réfugiée en Thaïlande parce qu'elle avait peur pour sa vie. Pourquoi parce qu'elle connaissait des secrets très personnels de Donald Trump. Qu'est-ce qui est arrivé Cette fille aujourd'hui a été expulsée de Thaïlande vers la Russie et à son accueil en Russie, elle a été accueillie tout de suite à l'aéroport à Moscou avec des coups et tout de suite, elle a été mise en arrestation. Okay? Et ça, c'est filmé par la vidéo en plus. On peut imaginer que quelqu'un qui est arrêté politiquement à l'aéroport de Moscou, qui reçoit des coups à l'aéroport, on peut imaginer qu'après ça, on ne va plus entendre parler de cette personne. On s'entend Qu'est-ce qui est drôle ici C'est qu'on n'a pas, pas entendu parler des organismes de défense de, des femmes et des croyances et des réfugiés politiques qui craignent pour leur vie, et ainsi de suite. Okay C'est la même terre de refuge, Thaïlande, Thaïlande, pour les deux cas. Alors, est-ce que vous croyez en quelque chose qui s'appelle être non biaisé Et faire, euh, non, je fais juste ça de bon cœur et que je n'ai pas, pas moi des, des intentions, je n'ai pas un agenda derrière, ça n'existe pas. ok Ça n'existe pas. Comme j'ai dit, moi l'affaire c'est le dernier de mes problèmes. Je ne suis pas le ministre des, de l'immigration, je ne vais pas lui payer avec mes poches, autre chose, ce n'est pas mon problème. Ce qui est mon problème ici, c'est qu'on sort d'ici avec une certaine capacité de prendre du recul et d'avoir une vision critique sur ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est vraiment la vérité crue Est-ce que c'est si simple que ça Ou bien il y a autre chose qui est derrière Vous comprenez Parce que ça, cette naïveté-là, à ne pas prendre du recul, à remettre des choses en question, ça a poussé plusieurs musulmans qui ne connaissent pas leur religion, à finir par quoi À finir par remettre en, en question quoi leur religion à la place et qu'ils renient leur religion à la fin parce qu'encore une fois, ils pensent que tout ce qui est à l'extérieur de cette religion, c'est des vérités absolues. C'est clair Taïm. Après cela, av tradition av hawa euh, av la taqlid. Al martabatul numéro 3, il nous dit ici la clairvoyance qui est reliée à al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad wal-wa'id, encore une fois, on va finir avec ça inchallah, pour ne pas vous garder très très longtemps. La clairvoyance dans al-wa'ad et dans al-wa'id. C'est quoi al-wa'ad wal-wa'id qui pourrait nous rappeler La promesse du bien et du mal. Et ici, on parle plus particulièrement de la promesse dans l'au-delà, que dans ce qu'il va nous mentionner. L'ouade, ça veut dire que Allah Il a promis la récompense dans l'au-delà, et Allah Il a promis aussi la punition pour celui qui fait le mal et l'injustice et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle ici al qiyam 'ala kulli nafsin bima wa wa Cette clairvoyance, encore une fois, si je reviens à l'exemple des âmes de la masse des musulmans les musulmans les plus simples qui ont qui ont la la foi la plus simple ok comme comme il comme Allah azawajal nous a créé comme j'ai mentionné tout à l'heure l'exemple de ce frère que j'ai mentionné mais je l'ai mentionné juste pour encore une fois signifier c'est quoi aimer La beauté de la chose, c'est que quelqu'un comme ça, et si les gens revenaient à ça, parce que les gens ont compliqué leur, leur religion. Quand une fois, pourquoi est-ce que les gens ont compliqué leur religion C'est parce qu'ils se pensent trop intelligents, trop intelligents, trop, trop instruits. Moi, je m'y connais très bien, je peux aller plus que ça, je peux interpréter. Tu vas tourner, tourner, revenir au, au moins, point de, point de départ, ok Après plusieurs années. La beauté de la chose, entre autres, c'est ça. C'est lorsque tu perçois, ta clairvoyance te permet de voir comment est-ce que Allah Azza wa qaimun ala kulli nafsin » Il est témoin de tout être humain, tout être humain sur cette terre, sans exception. Allah Azza wa il est témoin de toutes ces actions, à chaque instant, Allah Azza wa il écrit ce que cette personne-là, elle fait de bien ou de mal. Et que cette personne-là, comme il nous dit ici, عاجلا وااجلا وان ذلك que tu vois que Allah Azza wa Jall il va rendre cette personne là responsable pour le mal qu'elle a fait ou rétribuable pour le bien qu'elle qu a fait et que ça ça fait partie du, de, Arbubia, de la seigneurie d'Allah Azza wa Jall si tu vois du mal imaginez imaginez Je vous donne un exemple Allah Ta'ala mathal al-a'la Il y a des crimes dans un quartier, il y a des voleurs qui arrivent à chaque fois, dans le même quartier des voleurs qui à chaque nuit volent, telle maison, après ça, telle maison, telle maison. Et les personnes deviennent apeurées, les personnes deviennent inquiètes, les personnes qui y vivent. Et toi tu vis dans le même quartier. Et vous allez vous plaindre au poste de police, une fois, deux fois, dix, dix fois, vingt fois, il n'y a rien qui est fait, il n'y a pas de solution, qu'est-ce que vous allez dire Vous avez, vous avez, vous vous allez blâmer bien sûr les voleurs, mais vous avez, vous allez bl blâmer qui aussi La police, ok. Elle est où la police Pourquoi est-ce qu'elle fait pas son, son travail Ok, une fois vous l'avez pas vu, deux fois, trois fois, mais là ça dure depuis longtemps. Ok, vous êtes où Parce que vous dites que vous êtes l'autorité. Si vous êtes l'autorité, il faut faire, il faut faire régner le, la loi et l'ordre et ainsi de suite. Wa lillahi il ala, celui qui ne perçoit pas avec cette clairvoyance, c'est comme s'il dit que Allah azawajalla il est le maître, mais que Allah azawajalla il a laissé le, le désordre. Il n'y a pas de justice dans, dans ce monde. Ok avoir cette clairvoyance ça te donne la tranquillité en tant que, que croyant dans les deux cas quelqu'un qui fait le mal et tu vois qu'il n'y a personne qui le blâme pour ce mal qu'est-ce que tu sais pour certains hmm? tu ne peux pas le blâmer quelque chose de plus fort que toi et eh bien tu vois qu'Allah Azza wa il est témoin qu'il n'y a rien qui échappe à Allah Azza wa que Allah il le sait et que le jour va venir lors duquel cette personne là va payer cher et devinez quoi ici c'est un peu comme des intérêts ok c'est pas les intérêts du riba qui est haram par parle ici des intérêts en tant que concept ça s'accumule le plus que la personne elle fait du mal et qu'elle continue à faire du mal et qu'elle n'a pas de rétribution qu'il n'y a pas de punition il n'y a pas de, de, de conséquences qu'est-ce que cela indique la, la la punition Okay? Elle durcit de plus en plus Elle grandit Les conséquences deviennent de plus en plus grandes C'est comme une boule de neige okay? Et le contraire Lorsqu'Allah Azza wa Jal te promet le bien Qu'est-ce que cela signifie aussi Lorsque tu fais le bien Toi tu as fait le bien Il n'y a personne qui t'a remercié pour le bien que tu fais. Il n'y a personne qui t'a payé pour le bien que tu fais. Parfois, pire encore, et ça pour les personnes surtout qui travaillent pour l'islam de nos jours, okay? ça, il, faut, il faut être préparé, il faut avoir ça. C'est une programmation mentale, programmation avec l'âme. Lorsque tu fais le bien et que les gens te blâment pour le bien que, que tu fais, tu le fais gratuitement Tu le fais en perdant des acquis personnels et qu'après ça, la conséquence que tu vas avoir, c'est quoi C'est quand les gens te blâment parce que tu as fait le bien. Alors, là, qu'est-ce qui te permet de changer la, la donne de la réalité, c'est quoi C'est cette clairvoyance. Quand Allah il voit, il entend que tout est écrit, tout est écrit auprès d'Allah Azza et que rien n'est perdu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est perdu. Et que la récompense, elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez, je n'ai pas besoin que les gens reconnaissent, qu'ils me payent, qu'ils me disent merci. S'ils ne reconnaissent pas, pas grave. Allah azza wa c'est parce que pour cela, qu'on connaît que l'un des noms d'Allah azza wa ta'ala, c'est quoi C'est as-shakur. Shakur, le chokr, c'est quoi C'est la reconnaissance. Moindre du chokr, c'est avec la parole. Tu fais du bien à quelqu'un, tu ne dis pas merci. Tu dis, mais comment ça, il ne dit pas merci La ne dis pas merci. Il n'est pas chaké, pas reconnaissant. Mais qu'est-ce qu'il y a Si tu as vraiment fait le bien, tu l'as fait pour la bonne intention, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est... C'est lui qui va te remercier pour le bien que tu as fait. Il n'y pas besoin. Si la personne ne remercie pas, pas grave, ça serait bien. On est des êtres humains, on aime ça entend des, des belles paroles. Mais si la personne ne le fait pas, ce n'est pas grave parce que ce n'était pas ton intention. Ce n'est pas ce que tu as à gagner dans cette situation. Que Allah, on ne peut pas lui associer C'est complètement faux d'associer Allah Azza wa qu'il a créé les créatures qu'il nous a laissés libres à nous-mêmes en train de faire le bien et le mal et qu'il n'y a pas de justice finale. C'est fini. Celui qui est mort, qui a fait du mal, il est mort, eh bien il a profité de sa vie avec le mal, il a volé, il a fait de la fraude, il a menti, il a tué des gens, et ainsi de suite. Il a profité, mais là il est mort, on peut rien lui faire. Et celui qui a fait beaucoup de bien, il est mort et il n'a rien reçu, il n'a pas reçu de reconnaissance. Non, ça c'est complètement injuste, ok de, de, de dire que ça, c'est la fin. Ça, c'est le premier épisode. Appel le premier épisode de la série. OK Il y a plusieurs épisodes après ça, plus qu'un seul épisode dans la tombe. Et beaucoup plus le jour dernier, al-qiyamah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Få shahadatul-`aqil, få shahadatul-`aqil bil-jazai, k shahadetih bil-wahdaniyya. Och för detta var att Magadah är känd av och att han är Allah Azawajal. Man kan komma dit med logiken, med tanke. Det är klart. Hur vet man att Eh bien la raison saine, laql salim, nous mène à cette conclusion. Même si la raison saine ne peut pas nous mener à connaître les détails de ce qui arrive. Les détails, ça, on ne les connaît qu'avec la révélation. Mais savoir qu'il y a quelque chose après la mort, qu'il y a quelque chose, ça, c'est avec le C'est parce qu'il y a un, un sentiment ici que dans le cas de... Dans le cas, ce n'est pas de presque tout le monde, ce n'est pas tout le monde, il y a comme un... Comme un goût amer à la fin de l'histoire. Il y a quelque chose qui manque, il y a un élément qui manque. Mais après ça, il y a quoi exactement? Il y a quoi? Qu'est-ce qui arrive après ça? Il y a une suite. Cette suite là, eh bien, c'est après la mort. Vous voyez? Est-ce qu'il y a des questions avant de finir, Inch'Allah? Oui. Athari, ok. Bonne question. Donc, les Ash'ariens, c'est un, c'est un courant dogmatique en Islam de la querida de théologie qui est parmi ce qu'on a appelé tout à l'heure Ahlul Kalam, les Kalamistes, ok, les un peu les, les philosophes, ceux qui font intervenir la philosophie, une forme, une forme diluée, ok, légère de philosophie, pas pas la philosophie qu'on enseigne à l'école et tout. C'est bien plus léger que cela, mais qui la font intervenir dans des questions de théologie, de aqid, surtout de connaissances d'Allah, des questions existentielles comme le qadar, le destin, ainsi de suite. Donc, ça, c'est parmi les, les groupes qui font partie de cette tendance. C'est l'un des groupes les plus les plus euh, légers, les plus light de façon relative. Je ne dis pas de façon absolue, mais de façon relative si on le compare à d'autres groupes beaucoup plus extrêmes, qui sont beaucoup plus loin, comme Al-Jahmiya. Les athari, habituellement, athari, ça fait référence, encore une fois, ça c'est un mot général, ce n'est pas un groupe particulier, mais athari, ça fait référence à Al-Athar. Al-Athar, c'est les narrations, ça veut dire les gens qui sont plutôt misés Le texte, parfois on, les, on va les appeler « ahlul hadith », les gens du hadith, ça veut dire ceux qui suivent ce qui est dans le Coran, ou ceux qui est dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des paroles authentiques, des compagnons, autre chose. Okay? À la base, à la règle, comme ça, pris simplement, il n'y a aucun doute que le « athari », c'est ça la vérité. La religion d'Allah, c'est une religion de « athar », de narration. À ne pas mélanger, disclaimer ici, attention, de nos jours, Contemporainement de nos jours, ok, euh, peut-être cette, cette tendance a un peu diminué, mais il y a de cela 10 ou 20 ans, c'était très très présent. Ok, c'était comme la mode. Ok, les gens disaient n'importe qui disait moi je suis le affari. Ok, le affari ça veut dire moi je suis quelqu'un de, je suis quelqu'un qui suit la vraie religion comme ça. C'est pas tout celui qui se dit affari qui est vraiment sûr. Sur quoi? Sur le « athar », sur les vrais, le vrai chemin. des Donc ça peut être quelqu'un d'ignorant, il ne connaît pas grand-chose de la religion, il dit « moi je suis atharie », mais qu'est-ce que tu connais du « athar », qu'est-ce que tu connais des narrations de l'islam Parce qu'on est une « uma de narration », on est une « uma de, de narration ». On a des narrations, tout est lié, alhamdoulilah, on a des narrations authentiques. Qu'est-ce que notre prophète, il a dit, sallallahu alayhi Avant tout, bien sûr, qu'est-ce que notre Seigneur, il a dit On a le « Qur'an », les paroles d'Allah, azzawajal, précise Qu'est-ce que notre prophète il a dit Qu'est-ce que ses compagnons ils ont dit Qu'est-ce que ses étudiants Qu'est-ce que les savants de l'islam ils ont dit Tout ça on peut le prouver, on peut trouver une narration un chemin authentique. On ne se base pas sur des choses faibles, discutables. Okay? La, la moindre, le moindre doute sur l'authenticité des paroles remet en question complètement les paroles. Donc on a ici un filtre. Mais comme j'ai dit, c'est pas parce que quelqu'un se dit affari qu'il représente vraiment cette vision de faire. Tout comme c'est pas parce que quelqu'un se dit musulman, qu'il représente vraiment l'islam, et que ce qu'il dit, c'est l'islam. C'est clair euh, Non, les, les, si on parle des asha'aris, les ulamas sont très clairs. Okay, les asha'aris, dans des questions, pas, on peut Je ne peux pas vous dire, toute leur aqidah n'est pas bonne, c'est parce qu'ils sont musulmans, ils croient comme nous en l'existence d'Allah, de ses prophètes, de ses anges, mais ils ont des, beaucoup de questions dans la aqidah qui sont discutables et qui sont fausses, surtout dans des questions du concept de la foi, c'est quoi le iman, les noms, les attributs d'Allah, la question du qadar, du destin. Et tout ça, bien sûr, ça sort complètement du cadre d'une simple halaqa. Ça, ça prendrait toute une série pour entrer dans ce genre de détails. Donc, on peut pas... Mais on ne peut pas... Je peux pas dire « Leur aqida, elle est fausse », ok Complètement, Leur aqida », c'est des musulmans. Je ne peux pas dire qu'un musulman, toute sa aqida, toute, toute sa croyance, elle est égale à zéro. Comprenez C'est des musulmans et c'est des savants, ok Donc, ils croient en Allah Azza wa Jal, mais ils ont certains points sur lesquels ils se trompent sur notre compréhension du qadar comme elle est présentée dans le livre d'Allah Azza wa le nom du prophète Salasim par exemple, et autre chose. Oui Qui mentionne tous ces noms. Dans le hadith en tant que tel Ama connaissons ce hadith est faible OK le som är est authentique c'est ce qui est dans Bukhari som nous parle de inna lillahi 99 isma man ahsaha dakhala al-jannah OK comme ça ne pas les noms en il y a pas de hadith il y a pas un texte authentique qui mentionne comme ça 99 noms d'Allah Azza wa Jalla de façon classique d'Allah Azza wa plus que 100 certain Ils sont, entre guillemets éparpillés dans le Coran c'est que dans les paroles du Prophète, alayhi wa sallam Oui, c'est euh, cabal. Euh, on en a parlé cette semaine, je ne sais pas si c'est qu'il y a plusieurs catégorisations, en fait, mondes, donc, euh, Il y a des mondes, et, pareil, il y a gens, et en fait, ils ne correspondent au On en peut fait, ça passe avant. OK. Très, très bonne question. Il n'y a, a pas une liste définitive de ces quoi les noms d'Allah Zod. OK? Encore une fois, on répète. Qu'il y a plus de 99 noms d'Allah Zod. Beaucoup plus. Parmi ces plus, ça veut dire, certains ulama ils sont arrivés à presque 200. OK? Ça, ça, ça dépend du Had. OK? Ibn Hadzah, il a parlé de ça. D'autres ulama ils ont parlé de cela. Il y a beaucoup de livres... Euh, très très bien fait sur les noms dans l'ASO. Celui de chef euh, euh, en arabe, celui de chef Omar Ashkar, l'autre de Mahmoud Najdi. Il y a plusieurs très très bons livres okay, contemporains qui ont fait en quelque sorte le sommaire de, tout, de tous ces travaux des des ulama avant ça. Mais il n'y a pas une liste définitive. Il n'y a personne qui peut dire les, les fameuses listes qu'on qu peut trouver sur Internet, okay, les 99. Ça c'est pour l'Ahma, c'est pour euh, peut-être aider les gens à apprendre certains des noms dans l'ASO. Ou les jeunes ou autre chose. Mais il n'y a pas une liste définitive, finale. Il y a certains noms d'Allah Azzawajal, petit nombre de des noms attribués à Allah Azzawajal qui font divergence entre les savants. Pourquoi Soit que le nom en tant que tel, il est dans un hadith, pas dans le Coran, et que le hadith, il est sujet à débat sur son authenticité. Okay? L'authenticité du hadith ne fait pas l'unanimité entre les savants. C'est normal que de ce fait, les ulamas ne vont pas s'accorder sur ce nom mentionné dans ce hadith. De un, de deux, Il y a des noms dans la Azwa'id qui sont dans le Coran et que certains uléma vont débattre. Est-ce que ça vraiment, est-ce qu'on peut le considérer comme un nom dans la Ou bien est-ce qu'il doit être comme le frère l'a dit tout à l'heure, al-Batin, par exemple. Est-ce que le Batin c'est un nom dans la Azwa'id ou non C'est al-Zahirul Batin. C'est les deux qui sont ensemble un nom dans la Azwa'id. Comprenez Donc c'est pas comme on a mentionné. Il y a pas de et pourquoi encore une fois la raison derrière. La réponse simpliste ici, c'est que quelqu'un va, va sauter tout de suite et va dire « Mais comment cela Les savants, ils divergent même sur les noms d'Allah Azzawajal. » Non, mon ami, les savants ne divergent pas sur les noms d'Allah Azzawajal. Sauf que les noms d'Allah Azzawajal, c'est la science la plus haute, le ilm le plus noble. « Et si wa fawqa kulli di ilmin alim » Il n'y a personne qui connaît Allah Azzawajal pleinement. Personne. C'est pour ça, dans le dua du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « A'alamtahu ahada min khalqik » او استفرت به في علم الغيب عندك. Det är det du profeten sallallahu alaihi wasallam, då han inte säger att han vet allt, han säger att han vet några av de namn som finns i hans liv. Det är inte allt. Det är inte allt. Det är inte allt. Det är inte allt. Det är inte allt. Det är inte allt. Det är inte allt. Det är inte allt. Det är Donc il y a des noms d'Allah que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, ne connaît pas et que certains anges peut-être connaissent. C'est clair Et même dans un hadith que le jour dernier Allah va inspirer, il va donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Shafa'a, si je me rappelle bien, dans le moment de Shafa'a, l'intercession, il va lui inspirer la connaissance de certains noms d'Allah Azzawadil qu qu'il ne connaissait pas dans cette vie du monde le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il y a des noms d'Allah Azzawajal que nul ne connaît à part Allah. C'est clair Parce qu'il n'y a personne qui connaît pleinement Allah Azzawajal. Parce qu'Allah Azzawajal, il est plus grand que toute chose, il est plus grand que toute connaissance. C'est clair Oui, Akhi. Très bonne question. Oui, il y a dans le hadith du prophète, ça nous parle de Ismoullah l'A'zam, le plus grand nom d'Allah Azza wa Jal. Ismoullah le plus important des noms d'Allah Azza Et Dans le hadith du prophète, que tout celui qui demande à Allah, qui invoque Allah par ce nom, Allah il va lui répondre. C'est quoi ce nom Encore une fois, certaines opinions des ulama, certaines opinions, certains disent que c'est l'Hayyul Qayyum, certains disent que c'est l'Ahadus Samad,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 Euh, Cheikh Omar Doumeidi, ça s'appelle « est le juste sur cette question qui détaille juste sur cette question très très bon livre sur sur ce domaine. Non. Oui, Une ach... question plus pratique parce qu'il n'y a tantôt sûrement c'est pas la règle pour l'obligation du mois par une ou c'est un peu. L'obligation du Aller à la de un peu. À prière du vendredi, c'est quoi l'obligation Est-ce est -ce, est -ce que c'est tu... c'est n'est je sais plus. Oui. Ah, pour ne pas aller à salat. Oui. Très, très bonne question. Taïm. On a des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wasallam comme quoi la pluie, et avec la pluie, bien sûr, c'est la neige, parce que la neige est une forme de pluie. La seule différence, c'est la température, qui fait en sorte que la, la, la nature, du, ça ne va pas devenir un liquide, ça devient un solide. Okay, mais c'est la même chose. C'est une pluie, c'est raïf minallah, azzawajal. Il y a des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wasallam qui nous indiquent qu'il y a, Des exceptions pour la prière, que lorsqu'il pleut, matar, ainsi de suite, qu'on peut soit combiner la prière, ou bien ne pas aller à salat ou à jama'a pour une deuxième prière, ou même à la rigueur, exceptionnellement, la jumua. Alors, comment est-ce qu'on applique cela Les fouqahs, ils ont donné des exemples, le froid, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on applique cela ici à Montréal okay? Si on va appliquer ça à la lettre, tout l'hiver, on ne prie pas. Et une grande partie de l'été aussi, avec les grandes pluies et ainsi de suite. Okay? Mais les ulama, ils disent que ça, c'est lorsqu'il y a haraj. Ce n'est pas la simple pluie ou la simple neige. C'est lorsque ça cause le haraj. Lorsque ça cause quoi Le gêne. C'est parce que les anhum comme ça mentionne dans les hadiths, lorsque la pluie elle tombait, qu'est-ce qui arrivait À cause du fait qu'ils vivaient dans la Médine et ainsi de suite. Là, il y avait la boue, la tîn. Et ça leur causait une grande contrainte pour, pour leurs habits et pour plusieurs choses. Donc, ça se prend de façon relative. Le pays ici dans lequel on est équipé, on est habitué à la neige, ce n'est pas n'importe quelle neige qui va nous empêcher d'aller au, au mesdite. Mais les jours lors duquel il y a une grosse tempête de neige, quelque chose de grand, près d'une grande tempête de neige, et que ça va vraiment gêner la circulation, ou ça va représenter un... un, un un risque pour la sécurité ou autre chose. Alors oui, si ça fait partie de la sunna, de combiner les, les prières, même dans le mesjid, jama'a, devrait combiner les prières comme dans la sunna du prophète. Et à la rigueur, si quelqu'un, à cause du froid intense ou bien d'une grande tempête de neige, trouve ça très difficile d'aller à salet ou djumoua, salet très difficile, je dis très difficile, alors oui, c'est une exception pour la personne de ne pas se rendre de façon exceptionnelle. Ça ne doit pas être la hâte. C'est clair Oui, Akhir. très bonne question. Donc, par, par rapport, de un, juste pour corriger, ok uh, Ce ne pas les autres religions révélées par Allah c'est les, les messages antérieurs. Parce que tous ces messages-là, c'est une religion, l'islam. Tous les prophètes avaient la même religion. ال -Islam". Vu que ces prophètes-là et leurs nations avaient d'autres langues, est ce qu'ils invoquaient Allah les noms d'Allah Azzawajal, avec d'autres langues, la réponse complète, on ne la connaît pas, Allah Azzawajal. A'lam, ou du moins je ne la connais pas, ce n'est pas quelque chose qui nous sert, mais on sait que si on parle du nom d'Allah Azza wa qui est Allah, Allah, ça c'est commun entre tous les, tous les prophètes. Okay? Donc toutes les nations connaissaient Allah Azza wa avec ce nom-là, qui est Allah, ou quelque chose qui, qui se rapproche. Donc ici, le, la prononciation pourrait différer, bien sûr, d'une langue à, à une autre, mais c'est quelque chose qui, qui se rapproche. Une deux dernières questions avant de finir inchallah C'est bon طيب والله تعالى اعلى واعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا